qui représente n t certains des styles de musique associés regroupés sous la grande manière rock classique. On va entendre du hard rock, du shock rock, du rock progressif, ainsi que, comme d'habitude, un peu de m é t a l Vers la fin, on va entendre des artistes des groupes comme Van Halen, Kiss, Queen, Foxy Shazam, Orange Goblin et Spiritual Beggars. J'aurai、euh, plusieurs nouveautés à vous présenter aujourd'hui, soit des nouveaux albums de Rage, Epica, Angel Witch et la jeune formation de rock progressif américain Astra. En plus de tout ça, je vais vous présenter une formation de rock progressif en anglais obscur des années 70 du nom de Nectar et plus précisément leur deuxième album classique de l'underground et Tab in the Ocean qui est sorti en 1972 ainsi qu'une phase complète de non pas un mais deux albums v é n é u s classiques parus il y a respectivement 30 et 40 ans, soit l i v e Evil. De Black Sabbath et l'Uomo di p e z z a de l e o r m a i s Ça va faire、euh, beaucoup de progressifs、euh, cette semaine. On va débuter ce petit 3 pour 1 d'environ une heure, puisque bien sûr, d'ici là, Simon Fitzbay se joindra à nous pour、euh, les éphémérides du rock. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock.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 C'est fou. 8 9 FM. La pièce-titre de leur deuxième excellent album, k i l l e r s de 1981, un morceau sur lequel on peut apprécier comme ça une excellente partie de basse de Steve Harris, dont c'était l'anniversaire cette semaine. Et effectivement, il est né le 12 mars 1957, ce qui lui fait 55 ans. Oui. Donc, cette semaine, le 12 mars, lundi de cette、mm -hmm. semaine. h a y Midden qui sera en spectacle à Québec et Montréal cet été avec Alice Cooper. Ça, ça va être très bon. Ça va être excellent. Oh, oui. Oh, oui, tout à fait. Vous avez reconnu sa voix? Eh bien, oui, il s'agit bel et bien de M. Simon f i t z b y l'authentique, le véritable historien de ces fous, avec qui j'ai encore une fois l'immense plaisir de me retrouver en sa compagnie, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérides. Ouais, c'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps, dans la fantastique, très comique souvent, histoire du rock. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, dans la semaine du 12? Au 18 mars. Encore une semaine des plus intéressantes et nous débutons en fait le 12 mars 1948 avec la naissance du grand chanteur de pommes James Taylor qui célèbre <rire> ses 64 ans donc、oui. cette semaine qui célébrait lundi、mm -hmm. ses 64 ans. Un、euh, peu moins rock que les autres. b i il est considéré comme q u é t a i n de nos jours mais、ouais. c'était un, un, un, un auteur compositeur très, très très très sérieux et très apprécié au début de sa carrière, un peu comme Elton John.、Hein? Oui, effectivement, oui. qui malheureusement s'est gâté avec le temps. Bien C'est ça qui est, est ce qui est dommage avec les longues carrières. <rire> hein,、euh, souvent, on voit, il、euh, n'y a pas grand monde qui a jamais fait de faux pas.、Euh, exact. J'en je je vois même pas. Non, effectivement, c'est très dommage. Nous avons également, en 1949, la naissance de Mike Gibbons, batteur de Batfinger, cette fois-ci, mais qui、ouais. est décédé, malheureusement. Oui, il s'est suicidé. Oui,、ouais. c'est très malheureux. Euh, également, il、euh, y a, autre, la naissance de Steve Harris, bien sûr, que nous avons souligné tout à l'heure. Eh bien, en 1969, nous avons droit au mariage de Paul McCartney et Linda Eastman, qui e t devenu, bien sûr, Linda McCartney par la suite. Et c'était le 12 mars 1969. Plusieurs jeunes filles qui pleuraient, hein, oui, au,、oui. au pas de l'hôtel de ville. C'était le dernier Beatle disponible. Oui, effectivement. Mais、euh, je dirais que c'est celui qui a probablement、euh, profité le plus、euh, de, sa, de son statut. puisque... Euh, en restant célibataire comme ça, ça lui a permis、euh, vraiment de vivre、euh, à fond, là,、euh, là, sans restriction, contrairement à John qui était très, très amer.、Euh. Exactement. Et il ne s'en laissait pas imposer non plus, hein, parce qu'on dit que lorsqu'il était en couple, donc auparavant avec Jane Asher,、euh, les deux, c'était une relation qui, dans la e premières, s d n s la première année, allait très, très bien, mais par la suite, justement, Paul essayait de s'émanciper également, alors que Jane Asher était,、euh, je dirais pas, moins populaire, parce qu'elle s é s t À faire du théâtre plutôt. e l l e aussi, elle et... était pas mal émancipée. Exactement, e l e était pas mal é m a n c i p e Non, c'est ça. C'était un, un couple indépendant, en fait, oui, les deux. i、oui. l n'était pas question qu'elle reste à la maison, elle,、oui. comme、euh, Cynthia Lennon. Exactement. Mais, et c'est drôle parce que c'est un peu.、Euh, plusieurs personnes disent que c'est un peu ce que Paul recherchait, en fait, dans la femme idéale. C'était、oui, une femme ben... qui était prête à rester à la maison, <rire> élever les enfants. o e p s Peter avait cette,、euh, cette euh, vision-là,、mm -hmm. euh, vision passéiste. Oui, euh, oui. Il、euh, traiterait,、euh, comment pourrait-on dire. Je veux dire classique, en fait. Oui, euh, c'est,、euh, aussi de leur époque, en fait. Ils、oui. ont été élevés dans les années 40 et 50, alors que les p a r e s Il, il était un peu、maison. paternaliste. Oui, exactement.、Oh, ouais. Et Paul McCartney, qui avait dit sa mère également en très jeune âge.、Mm -hmm. Donc,、euh, qui a, qui a pas connu également,、euh, de son côté familial. Ils、si、ont vu l'émancipation de la femme qui est arrivée、euh, lorsqu'il était, lui, était jeune adulte.、Mm -hmm. euh, donc, ce qui a peut-être、euh, aidé à prolonger cette vision-là、euh, de、oui. son côté, également du côté de John Lennon.、Euh, mais quand même, donc,、euh, ça a été un, un couple très heureux, Paul et、mm -hmm. Linda. Euh, même jusqu'à la fin d、oui, la vie. Ben oui, l t t r è s u n i q e Le, le fait que Paul McCartney ait lâché saufou comme ça,、euh, dans sa jeunesse, a, a permis que ben, le couple a duré jusqu'à la fin de la vie de Linda. Effectivement.、Mm -hmm. Par la suite, nous avons en 1971 John Lennon qui lance la pièce Power to the People, bien sûr, très très bonne pièce, très, très revendicatrice également, donc, du côté, de John Lennon où on parle encore ici de l'égalité, en t r e chaque personne, entre fait, les droits individuels et surtout du pouvoir au peuple, comme、mm. le dit le titre de la、Mais、chanson.、Ouais. <rire> Également, en 1971, eh bien, Jetro Tall lance le très célèbre album Aqualang,、mm -hmm. bien sûr, album、euh, intemporel de leur、oui. côté, leur plus populaire, je crois, qui a vendu le plus de copies.、Euh, non, c'est Take as a Break, il me semble, o u i parce qu'il était, il montait jusqu'en première position, Take a Break. Ah, ça, ça me、oui. surprend, tu、mm -hmm. vois, parce que Take as a Break, en plus, qui était une réponse aux gens qui disaient qu'Aqualang est un album concept par,、mm -hmm. par rapport à Euh, au 10 Commandement, s qui était publié dans les n i n e r notes, en bon français,、oui. euh, de cet album.、Euh, et on avait lancé t e c h a s a Brick par la suite pour dire non, ça, c'est un album concept. Ce qu'on avait d'avant, ça ne l'était pas.、Euh, mais bref,、euh, Aqualanque est un très, très bon album. Et d'ailleurs,、oui. euh, de savoir que ça fait、euh, donc 41 ans,、oui. euh, ça a fait 41 ans lundi, ça, ça me donne pratiquement le goût de le réécouter. Il a été remasterisé et dans une、euh, version très luxueuse、euh, qui est sortie, je pense, c'est l'automne dernier.、Mm -hmm. Oui, ça doit, oui, pour ouais.、Euh, souligner q u a n d J'espère qu'on a j u s t en m e t qu'on en a profité pour、euh, je d i remixer a i s r un peu parce que c'est un album qui ne sonne pas.、Un. Non, exactement.、Euh, oui. J'espère que sur la réédition, je ne l'ai pas entendu malheureusement, malheureusement la réédition, mais j'espère qu'on en a profité pour,、euh, oui, pour remédier à ça parce que. Ça, ça sonne vraiment pas.、Bon. <rire> je vais faire des recherches là-dessus parce que e f f e c t i v e m e n t moi, j'ai connu、euh, j e f f Rotal、euh, à la fois sur vinyle, mais aussi sur CD、mm -hmm. au tout début.、Euh, C'est l e s amis qui avaient ça en disque et les, les versions, ouais, effectivement, oui, effectivement, c'était pas très, très bon. Et、euh, les bonus qu'on offrait sur ces rééditions CD étaient intéressantes, mais sans plus. C'est-à-dire、mm -hmm. qu'on avait sur chacun des albums réédités de j e f f Rotal une entrevue avec Ian Anderson、mm -hmm. ainsi que d'autres musiciens qui avaient joué sur l'album.、Euh, une version live, je crois, sur, sur Aqualand, c'était Song for Jeffrey. Qui avait été fait au Rock'n'Roll Circus, quelque chose du genre.、Euh, pourtant, un song for Jeffrey qui est tiré de l'album des Soises. o、ouais, u i le précédent.、Euh... Ce que je trouve un peu particulier, mais quand même très intéressant, parce que c'est grâce à cette réédition-là que j'ai connu la pièce.、Mm -hmm. euh, mais oui, je me demande, j'espère, en fait, qu'on a fait une bonne réédition de, de cet album-là et、mm -hmm. qu'on a remixé le tout, moi、mm -hmm. aussi. C'est assez dispendieux, par exemple. Comme, ah, j'imagine, l e s nouveaux coffrets, en fait. <rire> c'est un album qu'on va pouvoir garder pendant longtemps, bien、ouais. sûr, avec justement une très belle édition, un très, beau, un très bel emballage, mais c'est le prix qu'il faut、Ça、mettre c par c n t r e C'est en haut de 100 là, facilement. C'est un peu,、ouais, mm -hmm. peu dommage. Nous avons, par la suite, on a toujours en 1971, et bien, maintenant, c'est la Cour suprême de Londres qui est favorable à la demande de Paul McCartney pour dissoudre les Beatles après de nombreuses,、euh, donc, batailles juridiques entre、ouais. chacun des membres du f a b Four, bien sûr, représenté par Alan Klein, et、ça、Paul McCartney. ça s'est tellement encore, mal、tôt. terminé. Ça s'est vraiment mal terminé,、et、malheureusement, par contre,、euh, on, n e considère plus, en fait,、euh, on n'en, parle plus de, de ces moments-là, là, là、mm -hmm. maintenant. On, on se rappelle vraiment de ce qu'a été le groupe et、ouais. non pas de la fin, parce que c'est、ouais. la fin Réellement affreux. <rire> si on considère, si on compare avec la Russie.、Euh, Un divorce gribolieux. Exactement. Exactement. En 2003,、euh, cette fois-ci, eh bien,、euh, comme si on était en 1966, dis-je, le gouvernement chinois interdit aux Rolling Stones de jouer Brown Sugar, Hunky Tonk Woman,、euh, Beast of Burden, ainsi que Let's Spend the Night Together lorsqu'ils s'arrêteront pour leur tournée en avril de、oui. cette année 2003. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, oui, ben, ils jugeaient les paroles beaucoup trop offensantes. <rire> ce, ce qui est très drôle parce que ces pièces-là ont on, on tourné à satiété, Dans les radios、euh, non communistes. Oui, oui, exactement.、Mais、de toute façon,、euh, c'est maintenant des pièces qu'on peut retrouver sur Internet.、Hein. Et les Chinois ont accès à Internet de toute、oh, façon,、oui. même s'il est réglementé. Ils peuvent trouver à peu près tout ce qu'ils ont besoin、euh, au niveau de la musique, de toute façon. Donc, c'est vraiment、euh, n'importe quoi,、oh, en fait.、Oui. Disons également, en 2006,、euh, de cette journée du 12 mars,、euh, c'est David g i l m o u r qui est au sommet du palmarès britannique avec son excellent album, On an Island. On en avait parlé、ouais. d'ailleurs la semaine dernière. Ouais, exactement. C'est,、euh, c e la le meilleur, qu'il、ouais. a, qu a, fait dans sa carrière. Oh, ouais, o n meilleur album.、Ouais. Euh, vraiment, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps encore de le réécouter、ouais. parce que je voulais l'écouter <rire> la semaine dernière. Donc,、euh, ça sera à faire,、euh, en fin de semaine. <rire> également, en 2010, cette fois-ci,、eh、bien, Pink Floyd remporte, une, une bataille judiciaire contre EMI. En fait, le groupe voulait empêcher de vendre les pièces de leurs albums individuellement sur Internet,、mm -hmm. chose qui a été,、euh, donc, accordée à la formation,、mm -hmm. qui d'ailleurs a réédité l'ensemble de ses albums,、euh, si on veut, pour répondre un peu à ça, parce qu'il y a une demande maintenant pour les albums de Pink Floyd, on peut pas les acheter, donc, sur iTunes, et on peut,、euh, à la place, aller chercher une bonne vieille version CD ou vinyle,、mm -hmm. même, qui sont, euh,、oui. Beaucoup de rééditions v i n y l e aussi qui sont faites avec grande chance.、Mm -hmm. euh, donc, euh, ça, ça nous rend très heureux en fait, de voir que certains groupes se tiennent debout pour leur s r a v a i l Oui, c'est ça.、Ouais. Qui, ont une, qui ont une intégrité artistique. Exactement. C'est important, ça. Oui, oui, oui,、ouais. vraiment. Nous avons, nous passons en fait à la journée du 13 mars, 13. mardi de cette semaine, et nous débutons en 1945 avec la naissance de Walter p e r a s i d e r l'homme au duquel j'ai du mal à dire le nom de famille, <rire> oui,、euh, qui lui est saxophoniste de Chicago, célèbre donc ses 67 ans,、ouais. euh, cette semaine, euh, Chicago qui, d'ailleurs, j'avais lu,、euh, qui préparait un album pour 2011, il me semble qu'il n'y a rien sorti, donc,、euh, ça devrait peut-être aller dans、mm -hmm. la prochaine année. q、euh... u Ils viennent en spectacle.、Là. Ils sont venus en spectacle à Montréal,、mm -hmm. mais、euh, ils, viennent, ils sont en tournée、euh, cet ouais, été. Ouais, ouais, ouais.、Euh, je sais qu'ils viennent à Sa r u s s e l Hotel, là, qui est pas loin de Montréal, dans、mm -hmm. l'État de New York. Ouais, il me semble avoir vu une pub justement par rapport à ça.、Mm -hmm. Ça pourrait être un, intéressant à il voir. Ils tournent avec qui déjà Ils tournent avec un autre groupe là, du même genre.、Euh... Mm, ah, les Doobie Brothers. Oh, ouais, oui. Donc,、euh, bon concert pour les nostalgiques、ouais. <rire> de ce côté-là. <rire> Nous avons également en、euh, euh, oui, euh, 1965, il y avait effectivement Eric Clapton qui quitte les Yardbirds à cause de leur direction. Trop pop à son goût,、euh, bien sûr. Donc,、euh, on parle ici, entre autres, de la chanson For Your Love,、oui. qui a été、euh, le, le, le, le, la goutte qui a fait déborder le vase pour Clapton. Et, et, et ça, c'est très ironique quand on sait que Eric Clapton, quelques années plus tard, est tombé incroyablement commercial.、Oh, oui. C'est n'importe quoi.、Oh, oui, c'est vraiment génial. En fait, non pas génial, mais c'est vraiment spécial de voir ça plutôt.、Euh, donc, Donc, lui qui voulait avoir une direction vraiment orientée sur le blues, oui, sur.、Euh, très puriste.、Euh, oui, effectivement. Ouais. Et, les, et quelques, les... quelques années plus tard, il a fait des. c c h o n e r i e comme Wonderful Tonight. Exactement. Et,、euh, et les Yardbirds qui sont quand même restés assez rock.、Oh, bien、oui. sûr, les Yardbirds sont devenus éventuellement, elle le disait p l i n On pourrait dire que c'était du p r o t o m é t a l Oui,、oh, ouais, vers、mm -hmm. la fin, c'était avec Jeff Beck, bien sûr, et、mm -hmm. euh, Jimmy Page.、Mm -hmm. Les deux à la guitare, c'était vraiment quelque、ouais. chose d'incroyable. D'ailleurs, c'était un album,、euh, Little Games, le seul, le seul album qu'ils ont rejeté avec Jimmy Page, que je vais faire tourner、euh, dans les prochaines semaines dans le cadre des, des groupes、euh, chroniques des groupes obscurs, mais pas parce que les Yardbirds sont obscurs. Mais plutôt parce que l'album, lui,、oui. est obscur. Oui,、oh, oui, vraiment.、Euh, c'est un, un bon album, sur les games, ça, les Dread Games. Effectivement, parce que les gens, lorsqu'on pense aux Yardbirds, vont plutôt se procurer l'album,、euh, entre autres, Rave Up de Yardbirds,、oui. qui est、euh, l'album avec le plus qui est de b r e n connu, qui est très, très bon également, mais qui est, qui est un peu la période classique,、mm -hmm. si on veut, des Yardbirds. Tandis que cet album-là, avec Jimmy Page, est, est vraiment、ça. des plus intéressants、oh, à、oui. découvrir.、Là. Et Bizarroïd. e Oui, <rire> en effet. <rire> Nous avons également, e、euh, n 1965, à la même journée, en fait, The Kings, qui lance la pièce Tired of Waiting for You. u n e pièce très intéressante. Oui, très, très, très bon, calme, ça,、ouais. très,、euh, mm -hmm. très chouette, que j'adore. Green Day, on a fait une version,、oui. euh, d'ailleurs, sur un album nommé Shenanigans.、Euh, intéressant, m o i j'ai bien aimé la version de Green Day, qui est très, très, très fidèle également à la、oui. version originale. Ce qui est leur habitude également、mm -hmm. lorsqu'ils font une reprise. Nous avons aussi en 1966 Rod Stewart qui quitte Steam, Pack, Steam Packet oui, pour débuter une carrière solo.、Euh, c'était avant,、euh, bien sûr, de se retrouver avec les Faces.、Euh, avec、euh, Jeff Beck. Avec Jeff Beck,、ouais. oui, effectivement, le Jeff Beck、ouais. Group euh, euh, sur lequel je il j o a i t Il f a u d r a i que j e n t e n d s ça, Steam Packet. J'ai jamais entendu ça. Moi、ouais, non plus, non, ça doit. Je, en fait, je me demande si on,、si、on lançait des albums. Parce que, bon, il y a sûrement des enregistrements. Il doit y avoir des enregistrements quelque, ouais, quelque, de enregistrement quelque part.、Ouais. Un 45 tour qui a été、mmh. lancé éventuellement, puisque c'était la mode aussi à l'époque de lancer les 45 tours. Le l p u possible lorsque le groupe、oui. débutait à composer.、Oui. Loin également, en 1967, Penny Lane et t h e Beatles, qui est au numéro un du palmarès. Et c'était à la suite de Strawberry Fields Forever, j'imagine, puisque...、Euh, c'était, la, la face, face brille.、Ouais, en fait, cette double f a c e Double face.、Ah, o、ouais. ouais, ouais. n se rappelle, en fait, on se rappelle pas plus de Strawberry Fields Forever, mais je crois que la pièce a eu plus d'impact, bien puisque c'est une pièce vraiment plus...、Euh, Penny Lane a beaucoup plus joué à la radio. Oui, oui. Par contre, il était plus、euh, radio-friendly. o i、bon、Ils、oui, e o n f r e n p a i t d u i était plus,、euh, plus facile, <rire> en ouais, fait, p o i n DJ à faire tourner. もう。<laughs> Nous faisons un bond dans le temps spectaculaire pour passer de 1967 à 1993, cette fois-ci avec la pièce Are You Gonna Be My Way de Lenny Kravitz qui est au numéro 1 du palmarès britannique. Donc là, on passe d'un registre、euh, complet à un autre. C'était, c'était, c a i t un mauvais s o u r e pour, pour moi.、Mon、ah o u a i t j o u e avec un groupe, e、euh, t puis on, on jouait dans un party, et puis je pense qu'on a dû l e jouer quatre ou cinq fois. Ouf! l o r s les gens, elle venait de sortir, p u i s les gens arrêtaient pas de nous la demander, je pense qu'on l'a joué quatre ou cinq fois dans l'espoir. <rire> Pièce、ouais. intéressante, mec. Mauvais qui... souvenir.、Ouais, c'est une pièce qui rappelle beaucoup, justement, le, le hard rock des années 70. L'Annie、oui. oui. Gravitz a bien,、euh, a bien réussi à saisir ça,、euh, mais ça n'en fait pas nécessairement une des meilleures pièces、bon. de l'histoire. D'ailleurs, c'est pas intrinsèque, ça. Non,、là. mais ça se retrouve quand même sur la, compos...、euh, la compilation de Song of the Million... Millennium 2 qui était sortie n 1999. On faisait des compilations des meilleures pièces radio.、Euh, qui de, a de, choisi de, ça? De... Je, je crois que c'était Timelife ou quelque chose du genre. Je s u i s pas c e r t a i n Il faudrait j'aille vérifier parce que j'avais ça en disque et c'est d'ailleurs là que j'ai découvert également Wings avec Ben u n d e r w o o d qui、mm -hmm. se retrouvait sur cette、euh, compilation-là. Il y avait The Who aussi qui se retrouvait là et Lenny Kravitz qui, qui apparaissait sur cet album-là et qui n'avait pas vraiment sa place. Étrange, ouais. ouais C'était assez、mm -hmm. ordinaire. Et nous terminons. notre journée du 13 mars du mardi, donc de cette semaine d'éphéméride s avec 2006, b l o n d y The Sex Pistols, Black Sabbath, Leonard Skinner et Miles Davis sont é t r o n i s é s au sein du Rock'n'Roll Hall of Fame. Ça, c'est quand même drôle. b l o n d i e Deep Purple sont pas dans Rock'n'Roll, p u i s Blondie, là.、Ouais. C'est une aberration. C'est n'importe quoi. Effectivement. l Et Black Sabbath, ça a pris tellement de temps, ouais, là,、ouais, qu'on les a niaisés pendant des années et des années. Euh, et si je, me, si je me rappelle bien aussi, c'était Black Sabbath version originale. Donc, on n'avait pas intronisé Ronnie James Dio en même temps que les autres membres ouais, de Black Sabbath. Ouais, parce、ouais. qu'il y avait、euh, Ozzy Osbourne qui était sur scène avec eux. En fait, c'était les quatre classiques.、Mm -hmm. Et on a ignoré, je, je, je crois, en fait, ou sinon il n'était pas présent, Ronnie James Dio, Ian Gillen également, même s'il a été de passage très bref.、Ouais. Et tous les autres membres de Black Sabbath.、Mm -hmm. parce on on s'entend que c'est un très gros a r b généalogique. C'est une grosse famille. C'est une grosse famille, Black Sabbath, maintenant. <rire> Mais bon, au moins la version originale e la formation. A été improvisé.、Oui. Et Miles Davis, bien sûr, c'est pour souligner son effort à joindre le jazz et le rock en 1966. Miles Davis a sa place, ouais, tout ouais, à ouais, fait, oui, tout, tout comme Leonard Skinner. Donc, on va les entendre dans un moment, Leonard Skinner, mais tout de suite, on va y aller avec、euh, un groupe qui définitivement méritait、euh, sa place.、Euh, c'est les Sex Pistols,、oui. euh, qu'on écoute、euh, tout de suite.、Oui. Vous êtes sur les ondes de la s e Station. Diffusé du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou. Le Réal FM. l o a v e c un s très très très nombreux c l a s s i q u e Give Me Three Steps, ça nous vient de leur premier album p r o n u n c e Leonard Skinner, paru en 1973. Leonard Skinner, qui ont été intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2006, donc il y a six ans. Exactement, cette semaine. Tout comme les Six Pistols qu'on a entendu juste avant ça avec God Save the Queen. C'est un de leurs classiques, tiré de leur non moins classique album Nevermind the Bullocks, qui lui est versant 1977. Et les Six Pistols ne s'étaient pas présentés, n'est-ce pas, au.、Euh à la remise. e i n t À l'intronisation. Ils, ils, ils ont boycotté leur propre intronisation à cause, entre autres, du prix beaucoup trop élevé de 10 000 par, oui,、euh, par、fait. chaise,、euh, donc, lors de cette remise de prix. Ils ont eu parfaitement raison. Effectivement. Effectivement. <rire> 11h36, vous êtes à l'émission Rac l a s s i q u e en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps. Là, on en est aux éphémérides du 14 mars. Exactement.、Et、nous débutons en 1938 avec la naissance du producteur Quincy Jones, bien sûr, qui a fait ses armes avec plusieurs musiciens, dont Ray Charles, en tant q u à la fois que trompettiste,、mm -hmm. mais également de producteur vers la fin de la carrière de Ray Charles. Non pas la fin de la carrière de Ray Charles, mais plutôt vers la fin des années 60 et 70,、oui. euh, la carrière, si on veut, classique de Ray Charles.、Euh, il produisait les albums et il s'est retrouvé par la suite à produire、mm -hmm. des albums pop, entre autres, de Michael Jackson. Et ils s o、oui. r les deux, formés un duo, euh, qui, qui, qui a donné plusieurs pièces pop, l à Michael,、mm -hmm. mais qui, Malheureusement,、euh, n'était pas nécessairement,、euh, très, très original et,、euh, Intéressante,、euh, là, c'est ça. Oui, effectivement.、Bon. Nous avons、euh, également en 1943, cette fois-ci, la naissance de Jim p o n d s bassiste des Turtles, ainsi que des Mothers of Invention, d'ailleurs,、mm -hmm. que j'ai pu entendre、euh, la semaine dernière sur、euh, ma copie de l'album The Great,、euh, The Grand Oiseau,、oui. euh, des nouveaux Mothers of Invention.、Oui. C'est、euh, ça, c'est、euh, que. r ê m m e n t intéressant. Les Turtles, lorsqu'ils se sont séparés, il y en a qui sont allés jouer euh, pour euh, Frank Zappa. Oui, il y a quand même beaucoup, en、mm -hmm. plus.、Euh, Je pense qu'on avait comme les deux tiers du groupe、oui. là aussi,、euh, des Mothers. Même que Zappa avait fait une reprise de Happy Together, il est probablement La pièce la plus connue des Turtles.、Ouais, ouais, ouais, ouais. euh, version qu'on retrouve sur、euh, l'album At Fillmore East、euh, de 1971. Oui, album que j'ai failli m'acheter, mais que j a i pas acheté. Ah, c'est bon, ça. Oui, oui, oui. mais C'est a l'édition. l Alors, En fait, la copie é t a i t pas très belle. donc、ah. Je vais attendre. Mais...、Mm -hmm. Tu fais q u e ç a p a s s e quand même assez difficile à trouver. Oui, ça, absolument c'est pas évident. Nous avons également en 1955, cette fois-ci, Arthur Godfrey, oui, dénicheur de talent pour la CBC, décide de ne pas signer. Elvis Presley sur son label préférent, Pat Boone. On, on sait que Pat Boone a eu une carrière oui, internationale les plus géniales. Mais, mais, mais il y a eu quand même une carrière、oh, sais, qui, oui, qui mais était lucrative.、Euh, Pendant une période de temps l i m i t é On voit que ce type-là avait très peu de flair, d'espoir. <rire> <rire> Tant qu'à ça, il aurait pu signer les deux également, n'est-ce pas? Parce qu'Elvis Presley,、ouais. euh, quand même, c'était une valeur sûre. Et de plus, Ce qui est le plus, incroyable, c'est que,、euh, du côté,、euh, de, de, Sun Records, e h、eh、bien, on, on, avait signé Elvis sur un, un, coup de tête, non pas parce qu'on considérait qu'il était un bon chanteur ou un bon musicien, mais parce qu'il avait les connaissances requises pour、mm -hmm. avoir une carrière, e t c'était un gars de flair, en fait, Elvis, pour ce qui est des succès, pour ce qui est des bonnes pièces musicales. Et ça, ça me,、m'm、surprend qu'à CBS, on n'ait pas eu le même genre de flair que,、euh, s Sam Phillips, bien sûr, qui l'avait signé.、Ouais. Ça me、m'm、surprend vraiment beaucoup qu'on n'ait pas pensé à ça. Ah,、oh, ben écoute,、euh, c'est la même chose avec Decca pour les Beatles. Oui, hein, oui. C est, c est... Les groupes de guitare on, on, sont on... finis. Oui, c'est ça. C'était e vraiment s t ça c, vraiment, ça, c vraiment imbécile. <rire> c'est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. m e t i n Gênant, même, pour ces,、ouais, ces compagnies-là. <rire> absolument. Mais... d o s o n s cette fois-ci, en 1964, toujours dans la journée du 14 mars, le magazine Billboard rapporte que les disques des Beatles représentent 60% des, des ventes d'albums en Amérique. Probablement, o u a i en 64,、incroyable. oui. Oh, oui,、euh, p a r c e q u o n avait plusieurs albums également qui se chevauchaient,、mmh. des simples aussi.、Euh, mais c'est quand même beaucoup, 60% de tous les、oh, albums、oui. vendus.、Euh, <rire> j'imagine que ça devait être également t o u s format s confondu.、Mmh. Donc, c'est vraiment,、euh, incroyable la folie qu'on avait à cette époque-là. Également parlant des Beatles, bien en 1969, ils reçoivent un disque d'or pour Yellow Submarine. C'est toujours dans cette journée du 14 mars. Donc,、euh, album intéressant, bien sûr. Oui, oui c'est un, un album intéressant. intéressant、euh, c'est sûr que ce n'est pas un album complet des Beatles, mais c'est une face, en fait, des Beatles. Une、aussi. face dont certaines pièces, on les retrouvait sur d'autres disques,、oui. comme、euh, All, Together, euh, non, pas All Together Now, mais plutôt.、Euh, Um, Yellow Submarine. Oui, Yellow Submarine.、Euh, mais aussi All You Need Is Love. Oui, aussi, oui. effectivement, se retrouvait sur Magical Mystery Donc,、Tour. il y avait quoi Il y avait 4 nouvelles pièces Oui, 4-5 pièces Je suis en train de me demander, est-ce que All You Need Is Love se retrouvait sur Magical Mystery、oui. Tour dans la version britannique Dans les, les versions non, deux, non,、euh, la, deux, la version avec 2 en t o u s Non, la version avec 45. Américaine.、Oh, oui, ok,、oui, oui, c'est、oui. ça. Effectivement. Parce que la version américaine a été un album complet, dans le fond,、mm -hmm. un 33 tours, et l'autre, c'était deux,、euh, deux, deux, deux maxi. Ouais, deux maxi, ouais. effectivement, de 10 pouces. Oui, exactement. C'est、ouais, quand même assez difficile à trouver pour les collectionneurs.、Ouais. bien, J'ai vu、cas. une fois. Ouais, ouais. c'est quelque chose que j a m e r a i s trouver éventuellement. <rire> Euh, nous avons aussi en 1971, Me and Bobby Maggie de j a n i s Joplin est au numéro un. C'est la seule pièce de Joplin à avoir atteint le top 40.、Mm. Donc, e、euh, t c'est bien sûr,、euh, après sa mort, puisqu'il、oui. est décédé en 1970. Et, et c'est aussi、euh, la seule pièce que beaucoup de gens connaissent, la seule pièce de j a n i s Joplin que,、oui. que beaucoup de gens connaissent. o u i effectivement. Et les jeunes chanteuses qui aspirent à avoir une carrière, bien sûr, vont reprendre、oui. Me and Bobby Maggie、mm -hmm. en début de carrière, puisque bon, c'est une pièce associée justement à une chanteuse Très très puissante, très très féminine également,、euh, qui est、euh, j a n i s Joplin. Une reprise,、euh, une pièce qui a été écrite par Chris c h r i s t o p h e r s o n Ah oui, ça j'ignorais, je pensais que c'était une version vraiment Ah non, même euh, euh, si tu regardes、euh, le. Le film、euh, du festival、euh, de l'île de White en、mm -hmm. 1970, c'est、euh, Chris Christopher e、euh, r s o n qui jouait là,、ah, oui. euh, qui s'est fait une b a l recevoir d'ailleurs parce qu'il e n'était pas très ouvert à un cowboy comme ça. <rire> et、euh, il fait、euh, Me and Bobby Maggie、euh, et tu peux entendre sa, sa version. Ah, donc ça pourrait être intéressant, je vais essayer de mettre le mail là-dessus.、Euh, nous avons également en 1971、euh, The Rolling Stones qui donne un dernier concert en Angleterre avant de s'exiler en France, bien sûr, pour éviter les taxes、euh, au Royaume-Uni qui étaient extrêmement.、Oui. t extrêmement élevé à l'époque. 94 94 pour, voilà, pour、bon、les, les mieux nantis. Donc, c'est un palier d'imposition <rire> qui a été、euh, baissé de beaucoup depuis、euh, cette, cette époque. Mais ça a donné quand même un excellent album qui est Exile on Main Street、ouais. là, qui, euh, qui, qui a été lancé pendant cet exil. Justement, le titre faisait référence <rire> à cela.、Euh, et nous terminons cette journée du 14 mars en 1973. Alors, Kelton John est au sommet du palmarès avec Crocodile. r h ok. q i e c e que un p i m p o Euh... Qu'on n'entendra jamais, c e Non, c'est pas très bon. D'ailleurs, Cradle y e Rock se retrouve sur Goodbye y e l l o w Brick Rock. Non, c'est sur、euh, Don't Shoot Me, I'm o n The p i n Player. c s t u i e s t pas qui, un, qui qui mon... un très bon disque. Mon meilleur,、euh, mon best of Delton John, où on retrouve <rire> cette pièce-là. est D'ailleurs, une pièce que j'essaie de ne pas écouter trop souvent. <rire> Ce qui nous amène à la journée du 15 mars, cette fois-ci, nous débutons en 1940 avec la naissance de Phil Lesh, h、euh, qui a été bassiste. d e s Grateful Dead, de Grateful Dead、ouais. effectivement. Donc,、mm -hmm. je, voilà. Je pense qu'il fait partie、euh, du groupe、euh, Further, là, qui est、euh, un genre de spinoff. d e s Grateful les, Dead. d e s Grateful Living,、ouais. si on veut, qui, ceux qui sont encore vivants, bien、ouais. sûr, qui font partie、euh, de cette formation qui est née,、euh, de, de, si on veut, de la fin des Grateful、mm -hmm. Dead.、Euh, Puisqu'il y a tellement de, de, de membres du groupe qui ont été décimés, soit par la maladie、ouais. ou par、euh, d'autres causes.、Euh, je pense fait, que Phil Lesh、euh, fait partie、euh, du groupe avec.、Euh, Euh, le guitariste, J'ai oublié son nom, le, le, le nom de l'autre guitariste,、euh, euh, qui n'était pas Jerry Garcia. <rire> <rire> non, c'est ça le problème. On l'appellera autre que Jerry Garcia parce que j'ai oublié également son nom, malheureusement. Donc, aussi, en 1941, cette fois-ci, la naissance de Mike Love, chanteur、euh, des Beach Boys,、euh, qui c é l é b r e donc ses 71 ans cette semaine.、Ouais, euh, c'est ton préféré? Euh, euh, oui, disons que non. En, fait,、euh, en effet,、euh, c'est pas vraiment mon préféré au sein des Beach Boys. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je n'irai pas. Je ne vais pas, pas voir le spectacle. Euh, J'avais de l'espoir, mais lorsque je les ai vus au Grammy Awards, j'ai revu un peu les mêmes Beach Boys qui avaient. Ben, en fait, c'est un bon côté pour les fans des Beach Boys, mais j'ai vu le même genre de Beach Boys des a n n é e s t c i m a i s C'est c que, c que, pas, 70,、euh, que j a i m a i s pas, ouais, justement. Ouais. Un peu Keten, a d'ailleurs, avec Mike Love qui pointe dans la foule comme s'il chantait à des jeunes filles de 20 ans,、mm -hmm. d o n c il pourrait être l'arrière-grand-père, pratiquement. <rire>、euh, et un Brian Wilson un peu comme mis de l'arrière, alors que c'est un peu le type responsable, en fait, de tout ce succès. Par、mm -hmm. contre. J'ai entendu、euh, la version complète de leur.、Euh, ils se sont auto-repris, en fait, avec、euh, une pièce, je crois que c'est,、euh, non pas The It Again, et ils ont repris une de leurs vieilles pièces de l'album Twenty Twenty ». Euh, dernièrement, ils ont réenregistré le tout avec l'orchestre de Brian Wilson les Wonder Mintz, et Wonder Mints, et c'est vraiment génial,、là. On a,、euh, d'ailleurs, le guitariste de la formation qui s'occupe de faire les, les, les, les, petites voix, les voix très hautes, les falsettos,、euh, lors des concerts à Brian Wilson, qui refait la même chose, puisqu'aucun des Beach Boys est capable de monter aussi haut dans son registre vocal,、maintenant. Non, évidemment. e、euh, t、euh, c'est très intéressant. Donc, s'il y a un nouvel album, peut-être que ça vaudra la peine, mais pour ce qui est de la tournée, entre personnellement, je vais,、ouais. je vais laisser faire. Si、ouais. on met ton argent, il y aura. Exactement, j'achèterai l'album justement、ouais. à la place. <rire> Nous avons également en 1944, cette fois-ci,、euh, la naissance de Sylvester Stewart, mieux connu sous le nom de Sly Stone,、oh oui. bien sûr, à la tête de Sly and the Family Stone, groupe funk légendaire. <rire> et un des, des plus, e、euh, des ermites les plus célèbres. D'ailleurs, dans la série Weeds, on l e cite, on le cite à un moment、mm -hmm. donné,、euh, comme un des très grands ermites、euh, oui. <rire> connus avec le You the b o m b e r <rire> Oui, effectivement. Ils ne s o r t pas souvent de chez lui. i、mm -hmm. euh, l r e s t e i l r e s t e b a r r i c a d é Euh, nous avons également en 1946, cette fois-ci, la naissance d h o w a r d Scott, guitariste de War, qui célèbre donc ses 66 ans、mm -hmm. cette semaine. Également,、euh, l'année suivante, nous avons la naissance du virtuose, d e guitariste Ry Cooder, qui célèbre ses 65 ans. Donc, cette semaine.、Euh, Ray... Pas mal d'anniversaire,、oui, hein? Dee aussi, Dee aussi, je, je... Je, je oui, pas mal d'anniversaire. s d d e Snyder aussi. e d d i Snyder. Chanteur de Twisted Sisters. Qui célèbre donc ses 57 ans, lui, cette semaine. Il commence à euh, tranquillement euh, rejoindre les grands du rock dans la soixantaine, oui, si on veut. i、oui, continue, par contre. Il paraît à, à bien se... sur scène. Oui, il、oui, paraît très bien sur scène avec、euh, les costumes originaux des Twisted s i s t e r Il est très drôle. C'est un des frontmen les plus comiques. Oui,、euh, il, il se、ça. prend pas au sérieux, en fait. C'est surtout ça qui est le plus intéressant.、Mm -hmm. Malgré le fait que, lors des audiences du e p i s m r c dans les années 80, il a décidé de se présenter. e、ah, n là, é t a i t d e c o n c e r t C'était différent, par contre,、ouais. Et puis,、euh, il a donné une performance, qui a jeté tout le monde par terre, <rire> Effectivement,、là. effectivement. On peut y, le voir Il n'y a pas personne qui l'a fait taire, Il n'y a pas personne qui a réussi à le boucher,、là. On avait,、euh, d'un côté, Frank Zappa, qui s'était coupé les cheveux pour l'occasion, qui était très, très, très, je <rire> dirais、euh, pas non, Mais qui était très, très、euh, classique. c l a s s i Et Eddie s n i d e r qui est venu、euh, complètement changer le tout et mettre, remettre vraiment、euh, les choses en、mm -hmm. perspective、euh, en arrivant à Beyond Twisted Sister. Un gars également qui a une notion musicale, en fait, c'est-à-dire une connaissance de ce qui se fait en musique qui est vraiment géniale au、mm -hmm. niveau, entre autres, on peut le voir dans le documentaire Metal n、oui. Empire Journey.、Mm -hmm. euh, il connaît à peu près tout ce qui se fait, c'est vraiment génial. Il se tient au courant, contrairement à d'autres comme, disons, Lars Ulrich qui、euh, dit que son groupe préféré des années 2000. Il était les Arctic Monkeys, donc、euh, c'est assez particulier pour ce qui est de, de, de, de, de l'espoir métal qu'on peut trouver dans cette personne. Mais Dee s n i d e r un gars très très au courant.、Mm -hmm. Donc, également,、euh, en 1963, cette fois-ci, la naissance de Bret Michaels, bien sûr, qui était à la tête de Poison, célèbre ses 49 ans cette semaine.、Là. Ouais, c'est moins, moins plaisant ça. Ouais, pas un gars très très intéressant. Comme,、euh, comme groupe、euh, Poison, c'est <rire> ça.、Euh, c u n i s q u e Oui, clouinex. très très clunique. En fait, qui ont, euh, qui, euh, qui ont、euh, profité d'une vague dans les années 80 et qui en sont toujours pas revenus, en fait. Ils continuent à faire des tournées comme ça un peu partout aux、ouais, États-Unis. Et... Poison, qui, à mon avis, est un des groupes qui a rendu le métal extrêmement inintéressant、ouais. et qui a contribué à la chute de ce style musical au début des années 90. Exactement.、Euh, parce que c'était trop, là. C'était rendu grotesque.、Hein. On continue encore à, à capitaliser là-dessus. C'est vraiment très très triste. Nous avons aussi en 1969, cette fois-ci, Cream qui se retrouve au numéro 1 du palmarès britannique avec les ventes r de leur album Goodbye, qui、mm -hmm. était、euh, le, le dernier album de la formation après q u e ça、ouais, s o i t s é p、euh, a r é Oui, un album de... bizarre, je dirais une moitié d'album, parce、mm -hmm. qu'il y avait seulement des.、Euh... Des pièces、euh, originales sur la façon. Oui, exactement.、Okay. C'était、euh, une façon.、Euh, de... C'est pas l e u r meilleur. <rire> exact. Je, je dirais qu'il est dispensable.、Ouais. On aurait peut-être、ouais. dû lancer un maxi d'ailleurs、mm -hmm. si on avait seulement le, du, du matériel pour、ouais. un seul côté. En 1975, cette fois-ci, c'est Led Zeppelin qui trône au sommet du palmarès des ventes britanniques avec Physical Graffiti également. Un ouais,、bon、ça, ça c'est indispensable. oui.、Ouais, à avoir, absolument. Oui, oui. En 1975, cette fois-ci, et pour terminer la journée du 15 mars, c'est les Doobie Brothers qui sont au sommet du palmarès avec Blackwater. Oui, excellent 45 tours qu'on va écouter justement tout de suite. Vous êtes à l'émission Classique sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.FM.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 Mississippi moon won't you keep on shining on me. Oh, Blackwater, keep on rolling. Mississippi moon won't you keep on shining on me. Yeah, keep on shining, you'll die. Gonna make everything great, mama, gonna make everything alright. And I ain't got no worries, cause l e Take s t that s t r e e t c a r l e t s go in the town. Yeah, I like to hear some funky d i x c e s and play them dance of u n k y talk. And I'll be b u y i n g e v e r y b o d y drinks. Or... Oh, Blackwater, keep on r o l l i n g Miss i s s i p p i e moon won't keep on shining on Oh, Blackwater. Sip the moon, w o n t you k e e p on s h i n i n g on me a l l night long. I like to hear some funk a Dixie Lampert and Mama come and take me by the hand. hand, hand. hand. I like to hear some funk a Dixie Lampert a Mama come and take me by the hand. hand I bend... like h a r some funk at Dixie Lampert a Mama come and take me by the hand. Take this by the hand. I'd l i h a n d i n l t h b e hand. i r e i t t i g mama go t e this by t i like to hear some funk a d i c i e t b a n d i r e c k t t i mama go m e t a k e this by the hand. I'd l i h a n d i n t h e hand. i r e t t i mama go t e this by i like to hear some funk y d i n i e l a n d Public Animal No. 9. Ça, ça nous vient d'un de ses albums classiques, s c o z s o u de 1972. Et juste avant ça, on a entendu les Dewey Brothers avec Black Waters, la version 45 tours, puisque cette pièce, on la retrouve sur le disque What Were Once Vices Are Now, Now Habits de 1994. 11h57, vous êtes à l'émission Classique sur les ondes de Sifu. Compagnie d'Anna Lefebvre et Simon f i t z b y Et là, on en est rendu à la journée des é p h é m é r i d e s du 16 mars, n'est-ce pas? Exactement. Et nous débutons、euh, le 16 mars 1948 avec la naissance de Michael Bruce, guitariste du Alice Cooper Band. Oui. Qui célébrait donc ses 64 ans cette semaine. Le, le, le groupe original de Alice Cooper. Et、euh, cette pièce-là, je l'ai choisie, Public Animal, parce que c'est une composition de Michael Bruce qui,、euh, qui composait beaucoup hein, dans le, le groupe initial d、oui, Alice. Ah Oui, ça, je l'ignorais. Oui,、euh, d'ailleurs, la pièce、euh, No More Mr. Nice Guy, c'est une composition de,、uh -huh. de, de Michael Bruce.、Euh, oui, c'était un compositeur principal、euh, dans le groupe. Il a beaucoup contribué au succès. Il n'est pas mal effacé euh, depuis, euh, depuis que son chanteur l'a largué. Oui, oui, oui. Mais euh, il fait partie de, de, de, du personnel sur、euh, le dernier album、euh, de Alice, <rire>、uh, Welcome to My Nightmare 2. Non, je me trompe. Welcome to. Black Mary, t e Shift 2. Bonne idée, bonne <rire> idée. De, album que je n'ai pas aimé du tout, mais、euh, je dois être un des seuls parce que les critiques、euh, étaient à peu près unanimes. Partout, oui, oui,、ouais, tout à fait.、Euh, mais moi, je ne l'ai pas aimé. Eh bien, C'est j e c a o r e a u Lorsqu'on fait une suite à un album, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de misère a i d e c J.S. p a r c e q u On essaie de retrouver la, la, la vibe, si on veut, originale、ouais. et c'est très rare. La magie, oui.、Ouais. Ouais. Euh, nous avons également une autre naissance, le 16 mars en 1954, celle de la très jolie, très talentueuse、ah, oui. Nancy Wilson, guitariste de art qui cèbre ses 57 ans cette semaine. Et qui est encore une très très, très belle femme. Ah oui, effectivement, qui, qui même, je dirais, a embelli avec le temps. C'est peut-être la mode aussi qui a fait qu'elle、euh, est、euh, mieux stylisée par rapport aux années <rire> 70, aux vidéos que j'ai vues, mais bon, c'est une affaire d'époque, bien sûr,、mm -hmm. moi, qui est née dans les années 80, donc、euh, oui. c'est quelque chose de différent, mais très très bonne guitariste également,、oui. oh, qui, oui. euh, qui, qui a l'air aussi. Plus rock maintenant. J'ai、mmh. vu des images de h Art en concert où、euh, c'est、euh, manteau de cuir et la, la Gibson Les Paul、euh, qui descend pratiquement jusqu'aux genoux.、Mmh. C'est vraiment、euh, incroyable.、Ouais. C'est une très, très bonne idée.、Euh, très, très bonne.、Euh, Guitariste, donc Nancy Wilson. C'est、euh, drôle parce que ses débuts、euh, avec Heart, elle jouait presque juste la guitare acoustique. Oui, effectivement.、Euh, c'est une excellente、euh, guitariste classique. Oui. Euh, oui. Euh, sauf que par la force des choses, elle a dû、euh, se mettre à la guitare électrique et c'est、euh, ça, ça est devenu e très bonne a v c e l u i et ce qui m'a aussi intéressé à Heart au départ, c'est justement la pièce Crazy on You et le début à la、mm -hmm. guitare.、Euh, c'est une guitare acoustique, mais、oh, c'est pas, pas facile façon, à jouer. Ouais, ça. Ça. exactement.、Oui. C'est une façon de jouer、euh, classique et、mm -hmm. moi, j'étais étudiant en guitare classique、ouais. à q u e Donc, ça m'a vraiment beaucoup attiré. Savoir en plus que c'était une femme qui, ben, non pas parce que c'est sexiste le milieu de la guitare, mais en guitare classique, c'est très, très, très, très, très, très rare. C'est qu parce que cette pièce-là en particulier, il faut être fort, il faut être fait fort ouais, là, ouais, pour、ouais. la jouer. C'est difficile. Il faut avoir de bons doigts et un ouais, bon d o i g t Oui, il、ouais, ouais, ouais, faut être puissant. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Nous avons aussi en 1954,、euh, 1964, dis-je, en 1900... d o n cette journée、euh, du 16 mars, p les u tôt, l Beatles établissent un nouveau record avec 2 100 000 précommandes de、euh, Can't Buy Me Love, bien sûr, <rire> dans cette pièce iconique des Beatles. qui...、Euh... C'était un chiffre astronomique à l'époque、oh, oui, et、euh, c'est pour ça que 60 des disques vendus、euh, en、oh, 1964 été...、euh, étaient ceux des Beatles. Effectivement. <rire> Nous avons aussi, en 1965,、euh, les Rolling Stones,、euh, qui sont au numéro un du palmarès, euh, avec, euh, pour la troisième fois, en fait, avec la pièce de Last Time.、Mm -hmm. Donc,、euh, c'était,、euh, si, si on veut, les Rolling Stones qui faisaient une bonne, très bonne compétition aux Beatles.、Oui. e、euh, n Grande-Bretagne, un peu moins aux États-Unis.、Euh, bon. com ouais, ouais, c s a n e compétition. Oui, t a i t parce que c'était des bons amis,、ouais. il, À l'époque. Il n'y avait、exactement. pas de, de, de mauvais, de c o u p bas ou quoi que ce soit. Non, là, non, non, exactement. C'était de bonnes guerres. En 1972, cette fois-ci, bien, John Lennon va en appel du jugement de la déportation vers l'Angleterre à cause d'une, affaire de possession de marijuana datant de 1968. Bien sûr, c'était、mm. lorsqu'il était aux États-Unis. On se demandait vraiment s'il allait être mis à la porte du pays, mais finalement, donc, ça a été, annulé. Alors, on le sait pas maintenant.、Euh, ça a dû lui coûter cher, par exemple. Effectivement, oui. C'était la demande express de Richard Nixon aussi, hein, qui était,、euh, qui était pas vraiment,、euh, sur la même longueur d'onde <rire> que,、euh, John Lennon. Et、euh, il s'est battu, d'ailleurs, il y a eu un film qui est sorti,、euh, c'est The US Against j o o h n u i c'est b o n ça que j'ai toujours pas vu. En fait, j'essaie de trouver une copie、euh, pour, afin de, de、ah, le garder p Ah, ben, j e s r e que c'est la mienne, ça sera i t i n t é r e s s a n t ça vaut la peine. Euh, nous avons également,、euh, dans cette journée du 16 mars, en 1977, cette fois-ci, bien, six jours après avoir signé avec A&M, les Sex Pistols s sont renvoyés du label après,、euh, différentes p e s r e s pressions de la part d'autres artistes signés aux États-Unis. 25 000 copies de God Save the Queen avaient déjà été pressées,、euh, rapportant 125 000 dollars au groupe, bien sûr, cette, e au groupe session, ou à Malcolm?、Euh, probablement, oui, à, à Malcolm McLaren, effectivement.、Euh, ce qui fait également ce 45 000 dollars. Tours、euh, de God Save the Queen très très rares. Et、mm -hmm. d'ailleurs, j'ai vu、euh, une scène coupée du film High Fidelity la semaine dernière où justement l'acteur principal, c'est-à-dire le personnage principal découvre. John c u z a k John c u z a k Gordon, dans, dans le film, découvre、euh, une, une, une, une collection de 45 tours i n c r o y a b l e et、euh, la propriétaire, la femme en fait du propriétaire de la, de, de la collection, dit Je te donne le Sex Pistols gratuitement si tu m'achètes tel album, tel, tel 10 pour 10 scènes parce qu'elle essayait de se débarrasser、euh, <rire> en secret de la c o l l e De son mari. <rire> et, euh, ouais, Gods i f the Queen, donc, sur A&M, était extrêmement rare e t extrêmement rare, en fait,、oui. à trouver aujourd'hui. Nous avons également en 1979 Twisted Sister qui font salle combre au Palladium de New York. C'est la première fois qu'un groupe sans contrat remplit une salle à pleine capacité, bien sûr. Le, la troupe peut plutôt attendre trois ans de plus avant de signer un contrat de disque.、Mm. Euh, donc, on était frileux hein, du côté des s e x p o s t o n s Twisted Sisters. Sisters、ouais, voilà. c'est complètement ridicule. Tu sais, il y avait un fan club de 25 000 membres.、Mm. Oh, c'est、ouais. gros, là,、oh, ça, ouais. 25 000 membres. Il n'y a aucune c o m p a g n i e qui voulait les scier. Il a été obligé de s'en aller en Angleterre. o ù ils ont été parrainés par m o n t e r h e a d et, et là, ils sont devenus des vedettes, e、euh, t par la suite, ils sont revenus en Amérique, et puis, ça a marché pour eux, pour l'album, c'était Hungry, là.、Oh, ouais, okay. Mais,、euh, s'ils si étaient restés、euh, aux États-Unis, probablement que ce groupe-là, ça、euh, se serait épuisé,、ah, et、euh, ça aurait jamais marché. Ah, c'est, écoute, c'est impossible, là, de, de, de vraiment, <rire> de, d dire、euh, qu'un groupe, Qui a été si populaire avant même de signer, avant même d'avoir lancé quelque chose.、Oui. C'est vraiment incroyable. Là, oui, t'as aucun d i s puis t'as un fan club de 25 000 membres. <rire> les compagnies d i s 10 refusent de te signer. Il faut, faut être imbécile à quelque、oh, part.、Oui, c'était très frileux là, de la part des compagnies d i s 10 parce que ça a été un énorme succès également à la fin des années 70. On、mm -hmm. avait décidé de le、oh, faire、ouais. et j'imagine qu'il y en a plusieurs qui ont regretté d'avoir refusé <rire> les, les Twisted Sisters. Et on termine、euh, cette journée du 16 mars dans les Éphémérides avec、euh, 1999. Jeff Beck qui lance l'album Who, Who Else, oui.、Mm -hmm. euh, premier album en 6 ans de sa part. Donc, je ne me rappelle pas de cet album-là.、Euh, un album euh, peu euh, mémorable, peut-être,、mm -hmm. effectivement. Ben, en fait, je te dirais que je ne suis pas vraiment un fan de Jeff Beck. Moi、euh, oh、non plus. Euh, euh, de Sakara Solo,、euh, peut-être、ouais. au début, mais、oh, au début, encore là. Oui, au début, les premiers albums avec Rod Stewart.、Ouais. Et puis、euh, euh, l'album de Jeff Beck Group, là,、mm -hmm. qui est sorti en 1 9 72, il me semble. Euh, mais à part ça, là, non, euh, ben, euh, écoute, il y a aussi、euh, son album、euh, Blow by Blow, là. Oui, qui, qui que ça, est, est, un, ça, est un classique, c'est un chef-d'œuvre. Mais y a, a, y a, en dehors de ça, non. Il y a également eu la, la formation uh, Bogert, uh, Beck and a p p y aussi, qui J'aime pas leur album. Ah non, non, non j'ai trouvé ça intéressant comme、mm. Supergroup,、euh, pas nécessairement l'entièreté la, la, la, de l'album. Euh, mais c'est quelque chose d'intéressant. Mais dans les dernières années, c'est sûr que ça n'a pas été ses meilleurs, n é c e s s a i r e À partir des années 80, moi, en tout cas, j'embarque pas. Ouais, mais、mmh. qui, Jeppeck, on dirait qu'il n'a pas vieilli, Dans les dernières années, en plus. <rire> physiquement.、Euh, physiquement, non. non. Je... Il est toujours aussi jeune.、Hein. Ce qui nous amène à la journée du 17 mars, qui sera samedi dans la journée d'éphéméride, s et, et、euh, nous débutons avec la naissance de Nat King Cole, bien sûr, en 1919.、Oui. Lui qui a connu un t r è s très très gros succès dans le monde du R&B et de la soul、euh, dans les années 40, 50 et、euh, début des années 60 également, mais par la suite,、euh, j e c r o i s q u i l est décédé, en fait, o u i d'un cancer du poumon,、oui. euh, parce que doute, il y a v a i t 93 ans un, de nos jours, C'était un très gros fumeur aussi,、oui. Nat King Cole, h n f faut pas l'oublier. En、uh, 1940, cette fois-ci, nous avons la naissance de Paul c a n t n e r fondateur de Jefferson Airplane et, ainsi que Jefferson Starship,、oui. bien sûr. Il a 72 ans. 72 ans,、uh, ouais. Lui,、uh, il était extrêmement malade、uh, au début des années 80. Il avait eu un, une tumeur au cerveau et、uh, il a survécu à ça. Il a, il a survécu à une、oui. tumeur au cerveau Tout à fait. C'est incroyable.、Oh, ça, oui, ça, ça, il fait partie des très, très rares、oui. gens.、Mmh. Euh, c'est incroyable.、Oui. C'était un des membres très importants、euh, du Jefferson Airplane. Nous avons également, cette fois-ci, en 1944, une autre naissance d'un fondateur. En fait, c'est le John Sebastian, fondateur, m a i s sûr, de Loving Spoonful,、oui. qui a connu une carrière également solo assez incroyable. Tout à fait. C'est probablement le membre le plus en vue des Loving Spoonful. Euh, euh, moi, je v e u x toujours.、Euh, Euh, me rappeler de lui pour,、euh, sa performance à Woodstock. <rire> sa performance improvisée où,、euh, il s'est présenté sur c e t e il avait l'air tellement stone. <rire> c'est incroyable, c'est incroyable. Il tient des propos bizarroïdes. <rire> Ah, C'est quelque chose à voir.、Ouais. C'est quelque chose qu'il faudrait que je vérifie. Ben, pas vérifier, mais q u il faudrait que j'aille voir. C'est quand même une bonne carrière parce que, outre les Loving Spawnful, il y a eu un、euh, certain succès en solo et puis il y a eu beaucoup, beaucoup de succès aussi au milieu des années 70 avec、euh, la, la, la chanson au thème de, de welcome, L7, back, ouais, welcome Back Carter. Carter. Oui,、ouais, ouais, effectivement. <rire> Une petite chanson assez calme. assez...、Euh... Oui, mais c'était tellement surprenant que ce soit lui ouais, ouais, qui,、euh, ouais. qui fasse、ouais. ça. c'était...、Euh... Mm. Exactement. Une, pièce, une petite pièce、euh, tranquille.、Là. Nous avons par la suite, en 1951, la naissance de Scott Gorham,、euh, bien sûr,、euh, guitariste de Thin Lazy. Oui, qui fait encore partie du groupe、mm -hmm. aujourd'hui. Encore au sein de la formation, ce qui lui fait donc、euh, soixante... 61 ans. 61 ans, exactement. En 1957, cette fois-ci, c'est Elvis Presley qui achète Graceland pour la modique somme de 102 500 C'est un très bas de chat, ça. Oui, évidemment, en 1957, c'était très cher, oui, ça, 102、oui, oui. 000 mais、euh, cette propriété-là doit valoir. Mais... Ne serait-ce que pour avoir été la maison d'Elvis.、Mm -hmm. Maintenant, c'est un musée, bien sûr, oui, oui. mais、euh, c'est plusieurs millions de dollars. Oui, il oui, génère également plusieurs millions、mm -hmm. de dollars par année. Donc,、euh, si jamais on décide de peut-être démanteler le musée pour vendre Graceland en tant que maison d'Elvis Presley, on peut s'attendre vraiment à un prix record,、mm -hmm. je crois, pour ce qui est de cette, cette possession-là. Nous avons également, en 1967, la naissance de Billy Corgan, et qui c é l é b r e donc ses 45 ans. Billy Corgan, qui est revenu dans les nouvelles, dernièrement, pour, e、euh, n en fait, il a fait une entrevue pour、euh, le festival South by Southwest, qui a lieu, e、euh, au t i m o s e n ce moment. o、oui. euh, ù il a traité、euh, les jeunes groupes et les nouveaux artistes de jeunes poseurs, en fait, <rire> qui,、euh, qui ne veulent seulement qu'être connus et qui utilisent Internet pour se faire connaître, alors que lui, sa génération a changé le monde. Et,、ah, oui. euh, que, euh, vraiment, donc, Je m e suis pas rendu compte. <rire> exactement, c'est ce que je me suis dit moi aussi.、Euh, je, je crois qu'il s'inclut peut-être avec plus grand que lui pour ce qui est de sa génération, ou b i disant guillemets.、Euh, et... J'ai toujours de la, de la misère avec ça, les gens qui、euh, se disent des porte-parole s d'une génération. Non, c'est ça, exactement. Parce Il n'y a, a pas le mandat, puisque les s m a c h i n e g b a m p k i n s ont connu un grand succès, là, mais pas nécessairement、euh, avec l'ensemble d'une génération. On peut peut-être parler de Nirvana comme étant le porte-parole d'une génération, la génération des Neo f u t u r e mais encore là, je crois que k u r t Cobain ne s'adresserait Disons... pas aujourd'hui En tant que porte-parole de sa génération, puisqu'il refusait le titre lorsqu'il était en c est, c est, Et... ben, Tout à fait. C est, c est, représentant d'une certaine. Par partie、oui, de la génération. Représentant de ses f a n s en fait. C'est、oui, le、ça. pire. Et、euh, donc, Corgan qui dit que oui, peut-être qu il a fait la, la, la, la guidonne en bon français lorsqu'il <rire> a signé son premier contrat de disque, mais par, que par la suite, il a p r i s le contrôle des choses. Et moi, je ne vois pas c'est quoi la différence entre, disons, les Smashing Pumpkins à l'époque et un groupe comme、euh, les Fleet Foxes maintenant ou les, les Black Keys aussi, qui ne sont,、mm -hmm. sont pas des groupes qui sont. s o u m i s Black Keys, c'est aux... bien meilleur. Oui, oui. <rire> Bon, moi, j'ai, j'ai, j'ai, pour j'ai, j'ai, l l e que ce u r m a i j'ai, j'ai, de toute j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, c'est groupes j u i prennent j'ai, e en j'ai, n j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, s gros n t j'ai, s j'ai, n j'ai, s s e j'ai, j'ai, j'ai, e e n t s j'ai, s a i n t e e outre-en. r j'ai, j'ai, confont t r a i j a s j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, e a i j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, s a i e a i j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, q u i est en v i e en f a i t m o i j e pense ça. que ç a c'est...、Euh... Je n'aime Pas ce terme-là de has-been, mais je pense que ça l u y va ouais. très bien. Exactement. Et s m a c h i n e Pumpkins qui vont lancer un nouvel album,、euh, je crois, d'ici、euh, quelques mois, en fait, d'ici l'automne.、Euh, un album concept tiré. En fait, c'est un album dans un album. C'est difficile à comprendre, c'est Billy Corgan. Et、euh, on s'attend à entendre la nouvelle、euh, musique pour savoir si lui aussi ne、euh, serait pas vendu, justement,、euh, <rire> membre de cette nouvelle génération de poseurs. <rire> Bref.、Euh, Nous avons également, cette fois-ci en 1976, dis-je toujours dans la journée du 17 mars des, des éphémérides, la pièce Hurricane de Bob Dylan permet à Rick and Carter d'avoir un nouveau procès, malheureusement. Il est encore une fois reconnu coupable du double meurtre qui l'avait mené en prison. Dylan, par la suite, n'a plus rejoué la pièce depuis janvier 1976, puisqu'il disait que c'était, bon, la pièce d'une cause et que cette c a u s e l malheureusement, a échoué et ce qui, ce qui a amené, en fait, à arrêter la diffusion. Je trouve que c'est une bonne idée. Hurricane Carter, éventuellement, a connu une belle fin, i l a été libéré, il a été reconnu non coupable. de ce double-mart, e mais il est quand même passé, je crois, p l a q u e de 25 ans en prison、mm -hmm. pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Donc, c'est assez, c'est dommage.、Euh, c'était, c'était, c'était bien de Bob Dylan de faire ça. Et nous terminons cette journée du 17 mars dans les éphémérides. Le 17 mars qui est samedi de cette semaine avec le décès de Rick Gretch en 1990. Ah, ok, non, je ne l'avais pas, c e lui. l à、euh, qui était bassiste pour Blind Faith et Traffic.、Ah. Donc, qui, e、euh, qui est décédé,、euh, le 17 mars 1990. Ce qui nous emmène, par contre, à la journée du 18 mars, cette dernière journée des éphémérides.、Euh, et nous débutons en 1947 avec la naissance de Barry B.J. Wilson. Le batteur de Procol a r o n qui est décédé il... en 9 0、euh, il a travaillé avec i c i sur le disque Flick of the Switch. C'est lui qui avait、ah、remplacé、oui? euh, oui, le batteur original.、Euh, sauf que ce s t pas lui qui, finalement qui a enregistré l'album, c'est Simon Wright.、Ah oui, euh, mais euh, euh, il a enregistré euh, aussi euh, un, parmi une de ses pièces les plus connues là, sur laquelle il joue、euh, c'est la reprise de With a Little Hell from My Friend, Joe Cocker. Ah oui. C'est lui qui fait la batterie. Ah, i c'est intéressant i l semble-t-il qu'il joue avec un paquet de groupes de, de métal, mais、euh, tous inconnus. Ah,、oui. C'est、euh... quand même surprenant. Oui, le, oui. le batteur de p r o c o l a r u m qui a fait du métal、et、dans les années 80, oui. mais oui. Il é t t très versatile, donc et,、oui. il, il, il est quand même. Il é t é reconnu pour style, son、ouais. pied pesant. Ah, o、oui, oui. <rire> n peut reconnaître vraiment le coup de bass drum de, de, de, de B.J. Wilson. Nous avons également une autre naissance, cette fois-ci en 1950, celle de John Herman, qui a été batteur des Doobie Brothers, célèbre donc ses 62 ans cette semaine. Également, le 18 mars 1966, naissance de Jerry Cantrell, guitariste, cette fois-ci d'Alison Chains.、Un、très bon guitariste. Effectivement. Et en 1967, cette fois-ci, encore Penny Lane, qui est le numéro un des palmarès, mais cette fois-ci américain, puisqu'il、mm -hmm. avait été passé, bien sûr, dans les palmarès britanniques quelques jours auparavant. En 1968, cette fois-ci, Steve Miller lance Sitting Sit", Sit in a Circle, le premier、euh, simple du groupe de la formation de Steve ça Miller. Ça ne me dit、Band. rien, cette pièce-là. Est-ce que c'est sur le premier album Il faudrait que je lui ai guiché, mais ça ne me dit rien. Le titre ne me dit rien, en tout cas. Ça a passé un、mm. peu inaperçu, donc,、euh, de ce côté-là.、Euh, nous avons、euh, également, en 1972, Neil Young, qui est au numéro un du palmarès avec Art of Gold, bien sûr, qui était、euh, oui. son très, très grand succès. Tiré de l'album Harvest, qui encore aujourd'hui、euh, est probablement une des pièces de Daniel Young les plus jouées à la radio. aussi、oui. Ça a été son, son, son, son gros breakthrough,、mm -hmm. si on veut, dans les radios FM à l'époque.、Euh, mm -hmm. Et、euh, c'est une pièce qui est malheureusement brûlée, par contre, dans certaines radios rock. C'est genre la pièce facile qu'on fait jouer un samedi après-midi pour que les gens se sentent bien. Parce que une pour très le bonne contenu pièce, canadien. Mais... Oui, exactement, pour le contenu canadien, <rire> en effet. En 1975, cette fois-ci, mais c'est la première de la version cinématographique de Tommy, un,、mmh. un film très bizarre, n'est-ce pas? Moi, très, moyen. Oui, très moyen, très moyen. c e s moyen. la seule, les deux seules scènes, en fait, que j'apprécie beaucoup dans ce moment, bon, je vais en mettre trois, en fait. La scène du médecin avec Jack Nicholson, qui fait un caméo, en fait, c'est、mm -hmm. un des seuls non-chanteurs qui chante sur cet album-là.、Euh, également, euh, la scène du Pinball Wizard avec Elton John, qui a des, e、euh, c'est-à-dire q u i se tient sur des échasses tout le long. o u a c'est des bas de plateforme de plusieurs,、euh, plusieurs genre, pieds de a u a v e c les、mm、h -hmm. o u t q u i joue n t en arrière, c'est、mm -hmm. très intéressant. Et d'ailleurs, son, son sa, sa, machine à boule, s c'était son clavier de piano. Donc, c'est assez intéressant aussi. et Eric Clapton en tant que、uh, preacher euh, dans euh, la pièce、euh, Give I Eyesight to the Blind,、ouais. où、euh, Clapton a l'air tout simplement blasé, vraiment. C'est comme s'il était allé chercher chez lui un après-midi où il n'était pas nécessairement en état et ils l'ont filmé、euh, en train de chanter. C'est <rire> assez spécial.、Euh, bref, le film est très moyen. J'ai la bande sonore en vinyle chez moi,、ouais. euh, donc quand même assez. Ben, pas difficile à trouver, mais quand même plus rare que l'album original. Euh, et. Euh, Ça vaut pas la peine, m e l é c o u t e r vraiment,、non. malheureusement. Nous avons par la suite, en 1977, cette fois-ci, bien, ce sont The Clash qui lance White Riots, le tout premier simple de la formation, bien sûr,、euh, qui a connu un succès immense à partir de cette année-là, 1977.、Oui. Bien, c est, c est en 1977, c'est l'année de l'invasion,、euh, l'explosion Punk en Angleterre. Exactement. Exactement. Qui n'a eu aucun,、euh, aucune répercussion ici en Amérique du Nord, non, mais qui là-bas était、euh, majeur. Là. C'était majeur, quand même. The Clash,、euh, en fait, les premiers albums des Clash n'étaient même pas disponibles aux、mm -hmm. États-Unis. Ça a été un des des Albums les plus importés par la, par, par la suite, et c'est ce qui a amené un peu le punk à venir s'installer、oui. aux États-Unis, mais ils ont eu、le、beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal.、Là. La première fois que j'ai entendu des clashs, c l a s h c'était en 78.、Mm -hmm. C'était、euh, avec、euh, l'album London Calling、euh, et la pièce Train in Vain, qui、oui. a joué un peu à la radio、euh, dans les stations rock.、Euh, qui, était, euh, qui était le groupe préféré de Richard Zetsevoy, d'ailleurs, lorsqu'il <rire> a débuté, puisqu'il ne jouait que des c l a s h dans la s i c a b l dans le temps. C'était assez incroyable. <rire> Nous allons voir la suite en 1989, suite à des rumeurs de, de son, euh, su, euh e suite à des rumeurs, oui, de son support pour l'Ayatollah Khomeini, une station de radio détruit l'ensemble des albums de Cat Stevens. Bien sûr, on était en crise des armes en Iran. En crise,、euh, non, c'était après la en crise. 89, des, des en 1989,、euh, je pense que c'était l'histoire、euh, de Salman Rushdie, les versets sataniques, je pense. Oui, oui, effectivement, oui, où on parlait, donc, e、euh, n en fait, on est devenu, u、euh, n peu plus conscient, e、euh, de ce qui arrive、euh, du côté Euh, donc, euh, bien sûr, du o n bien c sûr d Moyen-Orient et tout ça. Cat、euh, Stevens, bien sûr, qui est、euh, musulman converti. Euh, et euh, on a peut-être un petit peu trop réagi, un petit peu fort, là, par、tout、rapport、fait. à ça. Il a été d'ailleurs interdit d'accès aux États-Unis pendant plusieurs années. Il faisait、ah, partie de la、ça. liste des potentiels, c'est-à-dire des potentiels,、euh, des, des, des potentiels euh, financiers d'Al-Qaïda.、Euh, il a été sur la liste noire, là, je pense que ça a été de 2001 à aller jusqu'à 2003, 2004. Mais le tout a été réglé, puisqu'il a joué sur le mall de Washington en 2000,、euh, 2011 pour la marche、euh, de John Stewart et s t e p h e n Colbert,、mm -hmm. là, il、ouais. avait janté Peace Train avec Gosbourne. <rire> oui, ça, c'est particulier. Nous avons également en 1994, cette fois-ci, trois semaines avant、euh, son suicide, la police de Seattle confisque quatre armes à feu et 25 boîtes de balles dans la maison de k u r t Cobain suite à une plainte de Cornella, bien sûr, qui avait peur. Donc,、euh, non pas nécessairement pour sa vie à elle, mais probablement pour sa vie à elle aussi, puisqu'elle e s t très égocentriste, <rire> mais aussi、euh, sur le fait que k u r t pourrait les utiliser contre lui. Mm -hmm. Lui qui, était,、euh, qui avait un fétiche hein, pour les armes à feu, c'était assez,、euh, assez spécial puisque lorsqu'il était jeune, il avait vendu l'ensemble des armes à feu euh, de euh, sa famille pour、euh, s'acheter sa première guitare et son premier rempli. Donc,、euh, il y avait un genre de, de relation assez spéciale avec、euh, les armes à feu dès sa jeune enfance. Il y avait ça en commun avec David Crosby. Oui, exactement. En 1996, cette fois-ci, The Sex Pistols annonce une réunion au 100 Club de Londres, une de leurs nombreuses、euh, oui, tu, nombreux j'me, concerts. Je me rappelle de cette réunion-là. Un de mes amis t'a assisté à leur、euh, spectacle. Je ne me souviens pas si c'était à Londres.、Mm. Euh, non, c'était à Paris,、euh, qui est sur cette tournée-là.、Mm. Et、euh, c é t a i t pas bon ce l à Non, c'est assez moyen, les、mm. Sex Pistols dans en le concert. Encore plus maintenant. Il y a eu un album live qui a été lancé, je crois, en 2004. Euh, où on peut entendre justement les sex pistols de maintenant et c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Oui. De toute façon, la voix de John Lydon aussi a consérablement i d baissé avec l'âge, c'est quelque chose qui est très, très normal, mais c'est vraiment pas la même chose lorsqu'on、ouais. les écoute. C'est pas très bon. <rire> En 2002, cette fois-ci, bien, ce sont les Ramones、euh, qui sont intronisés au Rock'n'Roll à la fin. Bien s u r cette place leur revenait euh, donc euh, de plein gré, de plein droit. Bon, oui, tout à fait.、Euh, puisque c'est un des premiers. g r p En 2002, on dit les Ramones, mais il n'y avait aucun autre intronisé?、Ah, il doit y avoir d'autres intronisés également, mais on a souligné surtout les Ramones.、Mm -hmm. C'est peut-être une petite année pour le, le, le Rock'n'Roll à la fin. Peut-être que les autres intronisés étaient tellement clownesques, grotesques, qu'on qu qu qu a m e i e u x les oublier. Oui, exactement. <rire> En 2003, cette fois-ci,、eh、ce sont les a l m o n d Brothers Band qui lancent Ethan g the Note. Parce、ouais. qu'il n'y a pas de jury. Ethan the Note. Je l a i s sûrement à la maison, mais ça ne me dit rien. On l'oublie un peu, donc, <rire> cet album-là. Et、euh, ben, pour terminer cette、euh, semaine d'éphéméride s du,、euh, du 11 mars au 18 mars, euh, donc, euh, qui était lundi dimanche, bien sûr, nous terminons en 2004 avec Buckethead qui annonce qu'il quitte. Guns N' Roses, à suite à l'inactivité du groupe、ah、qui était oui, flagrante, ça, ça, ça, là, je p e s e qu'il se faisait. Ce s t pas très payant pour les membres de Guns N' Roses de jouer avec a x l Rose. p a r c t i v e m e Ils sortent rien,、euh, ils tournent pas. Très peu de t o u r n é e effectivement. Il y a eu quelques concerts qui ont été faits, p a r c e q u o n peut voir Buckethead avec,、euh, avec la formation, mais très, très, très peu.、Mm. Euh, participer un peu à la création d'albums Chinese Democracy, comme Slash, mais c'est tout. C'est vraiment、ouais. les seules contributions qu'il a pu apporter au groupe. Ce n'est pas qu'il voulait pas e n faire, c'est parce qu'il pouvait rien faire. Oui, tout à fait. C'est dommage. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Encore une fois, je vous rappelle que Simon aime deux émissions sur nos o n d e s n'est-ce pas? Il y a Catalepsie. Effectivement. Tu me vends de quoi lundi?、Euh, on va avoir une thématique sur les noms、euh, de villes ou de pays, en fait, qui sont attribués à des chansons. Donc, on va.、Oh, euh, on s'intéresse. o、ouais, t a On va avoir plusieurs、euh, chansons, donc, ainsi、euh, que. Peut-être même des groupes qui ont des noms, comme Chicago, des main, choses comme Boston. ça. Boston. Boston, effectivement. <rire> donc,、euh, on va. J'en ai,、euh, ai découvert un ce matin、euh, qui s'appelle Saskatchewan. Ah oui?、Euh, Euh, mais on regardait la pochette, moi et François-Olivier, puis on é t a i t comme pas très, très.、Euh, <rire> ça n'a pas l'air attirant tellement, mais、euh, tu, tu pourras、euh, regarder ça c h e Saskatchewan. Oui,、ouais, on va regarder ça. Ça, ça pourrait être intéressant. <rire> Bref,、euh, on va avoir plusieurs artistes. Donc,、euh, ça va être très, très varié musicalement.、Euh, je dirais même que la musique risque d'être de l'avant. Donc, cette fois-là, parce que juste à y penser, on en a déjà plein dans la tête. Oui. Et il faut l e r e faire e n h e u r e Donc, ça, c'est lundi à 20h. Et il、euh, y a aussi l'album classique. Ça, c'est juste avant un classique, Il vendredi à 10h. Tu nous présentes quoi la semaine prochaine?、Euh, l'album n'est pas encore décidé, mais ça va rester <coughs> un album de jazz rock. Donc, peut-être le groupe、oui. Spirit、euh, la semaine prochaine Ah o u i être s t bon.、Ouais. Oh, oui, Spirit, <rire> ça, c'est succulent. Merci beaucoup encore une fois, Simon. Midi 23.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 Euh, Angel Witch et Rage, ça va être、euh, très intéressant. Au cours de la prochaine heure, on va entendre des artistes des groupes comme Queen, Foxy Shazam et Ace Freely. Mais tout de suite, on écoute un Quatuor qui est en concert hier soir à Montréal. On va entendre la pièce avec laquelle ils ont ouvert le spectacle. On Shade, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM.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 Les ateliers grammaticaux du Centre d'Aide en Français vous offrent un atelier sur le vocabulaire le 29 mars prochain. L'activité est tout à fait gratuite et a pour but de vous accompagner dans l'amélioration de vos compétences linguistiques. Le tout se déroulera à 9h au local 2054 du pavillon Ringuet. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, visitez le site internet du Centre d'Aide en Français au uqtr.ca.caf. Si vous avez des difficultés d'endormissement, des réveils fréquents, une peur de ne pas dormir ou de la difficulté à vous coucher le soir, vous êtes invité à prendre part à un atelier sur le sommeil le 4 avril prochain offert par le service de psychologie de l'UQTR. L'activité est gratuite et débutera à midi. Pour plus d'informations ou pour inscriptions, consultez le site web au uqtr.ca, baroblique, SAE, près d'union, psycho. C'était votre capsule, un f a u confus.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 <rire> Assemblage Wiki avec FO et Mathieu du lundi au jeudi de 7h à 9h. s s i t r Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire?、Mmh. Aucune idée. Comme parents,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 I know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, gotcha, breathe on baby. That's what the preacher man said. Stay frosty, his words still b r a g g e n in my head. Can't control your future, can't control your friends. In a world without Where the folks who know about frostiness stay frostiest the most.、And、my brand new landlord proposed me a toast. <laughs> my west coast c o s t stay frosty. Chanted like a man's love. In d i t s n o t a million a n d l e Far and wide, f a r a s you b r a m b l e Trust in our lives. But tie up your camel. Thank you. Qui est en concert hier soir au c e n t r e b e l l on a entendu la pièce T. Frosty tirer de leur excellent nouvel album, A Different Kind of Truth. qui est paru,、euh, il y a quelques semaines. En fait, au début du mois de février, juste avant ça, on a entendu un de leurs, n、euh, l leur, e u r nombreux classiques, Ain't Talking About Love, tiré du nom moins classique, premier album homonyme de 1978. Et au début du bloc, on a entendu Unchained, et c'est la pièce avec laquelle ils ont débuté leur concert au Centre Bell hier soir, qui, selon les critiques que j'ai lues, était,、euh, semble-t-il, très intéressant. Un bon concert de Van Halen avec Diamond Dave.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 Je vous présente uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. On va y aller maintenant avec un peu de Ace. Ace Freakley, bien、yes、sûr. Vous êtes sur les o n e s de la radio Campus, la station des Bellomanes. y、yes, e u l e à d i f f u s e r du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. C'est travers 89 FM.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 ton site D'achat groupé en Mauricie et profite de rabais de 50 à 90 chez plusieurs commerçants de la région. Boom Local, créé par des étudiants qui vous ressemblent. Boom Local, profitez et découvrez. Un grand happening festif aux allures foraines se prépare le 17 mars prochain à l'église Sainte-Cécile de Trois-Rivières. Artistes et spectateurs sont invités à une soirée où la musique électronique, les percussions, le cirque et les arts de la rue seront à l'honneur. Si vous connaissez des danseurs, acteurs, musiciens, marionnettistes, performeurs qui auraient le g o û t de venir jamais sur la musique du prochain album de BioBazaar, dites-leur que c'est une bonne opportunité de se faire voir parce qu'il y aura des auditions informelles pour t o u r n e r en Europe. Et c'est gratuit pour les artistes. Pour information sur Facebook Grand Happening, o u m o t i f e x a t i s c o u r s c o m Téléphone 819-701-5873. Bonjour, mon nom est Alexandre Dosti et.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 Des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca q r ou visitez lecfou.ca. Besoin d'informations, d'assistance, d'accompagnement ou juste de l'information concernant l'épilepsie? L'organisme Épilepsie l Mauricie Centre du Québec est là pour vous. Parmi les services offerts, il y a des activités en groupe, de la formation, des conférences, de l'intervention de groupe ou individuelle. Pour contacter Epilepsie Mauricie, n'hésitez pas à nous appeler au 819-373-3211 ou à nous écrire à epilepsie.emcq à commercial cgocable.ca. Sinon, vous pouvez toujours visiter le centre au 2555 rue Royale-Trois-Rivières. Vous êtes assez f o u t e o r i t h s t y n e i n you know, you know to i e t o n e Not very many. This happened to Ace in his old band, see? One night he was climbing the top of his amplifiers and he grabbed hold of something s o m e that i wasn't grounded out properly and shot the living shit out of himself. So, u n d just like this shit right here. シャ、really <laughs> euh, a,、euh, euh, a r par Gene Simmons de Kiss,、euh, mais là c'était Ace,、euh, c'est Ace qui a composé cette pièce, bien sûr, Cold Gin. Et au début du vlog, on a entendu Sister avec、euh, Sister. Ça nous vient de son dernier album, Anomaly. Excellent disque, vraiment fantastique,、euh, paru à l'automne 2009.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 t h a t h a...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 This t evening, b e r h a s they can assist me in a song. Comics. c e s t Foxy Shazam. C'est la pièce Bombs Away qui ouvre leur album précédent, album homonyme qui est paru en 2010, si je ne m'abuse. Et juste avant ça, on a entendu deux pièces tirées de leur très bon dernier disque, The Church of Rock'n'Roll. On a entendu I Like It, précédé de Welcome to the Church of Rock'n'Roll. 13h10. Et、euh, on, annonce, on vient d'annoncer、euh, ce matin euh, les euh, participants, je dirais, au fameux Heavy MTL.、Euh, et j'ai le docteur Pendragon avec、euh, nous en ondes qui va nous en parler, n'est-ce pas, cher docteur? Salut, Rockmaster. Salut. Est-ce qu'on va au Heavy MTL cet été? Non, on n'y va pas. <rire> Donc, tu es en train de me dire que les amateurs de métal, ils ne trouveront pas leur compte? Ben. Un inconditionnel du EVMTL comme toi.、Mm -hmm. Et puis,、euh, d'ailleurs, on était liés ensemble à maintes reprises, mais、ouais. en fait, à maintes reprises pour le nombre de, des présentations qu'il y a e u、ouais. Mais, euh, honnêtement, euh, on attendait tous, j'imagine, ou en fait, des amateurs avec impatience, là, le, le, le, justement, l a p p a l u t i o n des alignements par journée, des, des formations qui étaient pour、euh, se succéder sur scène. Puis, il y a des bons titres, il y a des bons groupes, là, honnêtement, là, mais je pense que. Personnellement, c'est un peu disparate. Il faudrait a s s i s t e r vraiment à, aux deux jours pour voir l'ensemble des formations personnellement qui m'intéressent, mais à travers ça, de me taper des bandes qui ne m'intéressent pas du tout de voir. Oui, c'est ça C'est ça le problème. C'est qu'en fait,、euh, c'est très décevant pour les amateurs、euh, de métal parce que,、oui. euh, ben, écoute, moi, j'ai toujours pensé que le Heavy MTL, avec le nom qu'ils il, qu avaient, le Heavy MTL, que c'était un festival métal. Mais là, ce n'est pas ça du tout. là. Non, écoute, on s'entend que par les années passées, il y avait une journée qui était consacrée, consacrée pardon, à, à des、les、amateurs de musique un peu plus jeunes.、Là. Alternatives. Alternatives,、euh, ouais. à tendance pour le m o i n s alternative. C'est correct, là. Écoute, on n'est pas obligé d'y assister, ça ne nous intéresse pas.、Euh, mais on retrouvera toujours au moins le samedi ou le dimanche qui c o m b l a i t les vrais amateurs de métal comme nous autres.、Mm -hmm. Ce n'est pas le cas. Il faudrait vraiment dire je pense que pour pouvoir assister au spectacle, puis. Sortir de là, être déçu, il faudrait aller voir un spectacle, sortir de là, aller faire autre chose, revenir trois heures plus tard, <rire> <rire> ce qui est complètement impossible. Oui, tout à fait. Je r e g Son... a r d a i s juste ça là, pour le fun là, le samedi. Honnêtement, j'irai possiblement peut-être un maximum de trois formations sur 14 bandes. Je pense que c'est... ça va être une journée qui va être un peu longue. Oui, tout à fait.、Euh, parce que pour les amateurs de métal, il、bon, y a Exium là, pour ceux qui aiment ça,、ouais. euh, ce qui n'est pas mon cas. Euh, Origin, c'est très bon dans le s t e Origin, o o n Rose Funeral, je ne peux pas me prononcer, je ne connais pas. Non, je ne connais pas Rose Funeral non plus. Flash g a r l Apocalypse, c'est une formation que mon assistant sinistro se passe assez régulièrement à l'émission. C'est quand même acceptable en ce qui me concerne, quoique ce n'est pas mon style préféré. Il y a Gold War qu'on trouve p o u i ça, c'est bon. Veil of Mayer, je、mm -hmm. ne peux e Periphery », je pas me prononcer, je ne connais pas. Cataclysm, je suis un fan de Cataclysm, mais je les ai vus tellement souvent.、Ouais. Bon, Job for a Cowboy. Honnêtement, bon, moi, C'est du Death,、euh, c'est du Death, n o t a l t r è s traditionnel.、Euh, c'est un Ben Américain. Moi, j'aime pas ça du bon, tout.、Uh, Between the Buried and Me, moi, je suis familier avec le nom, mais ça en plus. Oui,、mm、n -hmm. moi, moi c'est un autre groupe que j'aime pas. Bon, Cannibal Corpse, je suis un fan d u n v é t é r é d a n l e s le dernier album qui est paru mordu est extraordinaire,、ouais. mais encore là, est-ce que ça est justifie le déplacement? Ça, c'est correct quand même, Cannibal Corpse. Oui, c'est super, mais tant qu'à ça, peut-être préférer d'aller voir Cannibal Corpse sur une tournée de Cannibal Corpse. Mm-hm. Quel switch engage, moi, j'aime pas vraiment ça. Moi non plus. Five, Five Figures, Left Hand. Surtout、j'suis... pas. Moi, je les connais pas. System of the Down, ben moi, j'ai une sainte erreur dessus. Ah ouais. J'aime System of the Down.、Euh, je les ai, ai, ai, ai aime sur album. Je peux te dire que les trois premiers albums, je les ai pas mal écoutés. Sauf、okay. qu'en spectacle, je les ai jamais vus, mais on m'a souvent dit que c'était pas bon. Ben, c'était un boys band à quelque part. Moi.、Ouais. Tu sais, fait que bon. m a n g e le 12 août, Slipknot, Meryl Manson, Lamb of God, Gargera, ça j'aurais aimé beaucoup les voir. s o c i d t a l Tendencies aussi. o v e r k i l l Très bon Overkill live aussi. Ah、oh, oui, ils sont excellents. Iron Fire, on les a vus il y a deux ans. Ouais, c'est ça. Pourquoi les ramener là i a u c u n e i d é e Protest the Hero. Moi j'aime ça, Protest the s t b o n Moi ça me laisse indifférent. Cancer Band,、mm. je trouve ça correct, mais bon. d h e Agonist, e je ne connais pas. Et、euh, I Whistler, Dabby Rouncey, Dab <rire> je ne connais pas ça non plus. Body Agonist, e c'est sûr que tu aimerais pas ça. Bon, ce qui veut dire que. je regarde ça vite fait comme ça, il y, y a pas mal moins de bandes le dimanche qu'il y en a le samedi. n o n décidément, on n'est pas là pour faire une, une mauvaise presse à cet événement-là, parce qu'il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Ça, n s les c o n s c i e n c s c'était quand même un gros festival, puis c'est、oh, tant mieux ça se passe ici au Québec. Mais je pense que, comme tu le dis, ça résume bien la situation c e s t d i r e que les amateurs de métal, les vrais amateurs de métal, ils ne trouveront pas leur compte. Non, absolument pas. C'est vraiment décevant. parce J'avais hâte.、Euh De, de, de voir quel groupe ils allaient annoncer.、Euh, Moi aussi. En tout cas, ça se passe les、euh, 11 et 12 août. Oui. Et、euh, c'est au、euh, parc Jean-Drapeau. Mais soit dit en passant, pour ceux qui ne sont jamais allés, qui auraient l'intention d'y aller cette année, c'est quand même une très bonne organisation. Oh、oui, absolument. C'est très, très professionnel.、Euh, c'est très professionnel. C'est juste que l'affiche e le choix est très décevant pour、euh, ce qui est de, de, des amateurs de vrai métal.、Là. Exactement. p a r Ce que tu vois, là, man, c est, c est, c est, ces groupes-là, comme、uh, System of a Down,、uh, Five Finger, Death Punch,、uh, Kill Switch Engage, c'est des groupes qui ne sont même pas répertoriés sur.、Uh, tu connais le, le, le, le site Metal Encyclopedia、oui. C'est ça. Ils ne sont même pas considérés comme des groupes de métal.、Ah. Ils sont considérés comme des groupes de, de rock alternatif. Slipknot, c'est la même chose. m a r i l y n Manson. Alors, je trouve ça assez bizarre, curieux comme, comme Oui, c'est. Ce Écoute, je, je pense q u i l aurait dû faire un regroupement, peut-être, quitte à avoir une, une, une journée métal moins longue, mais de l'avoir métal de A à Z. Oui, tout à fait. Mais bon, on verra l'an prochain. C'est décevant. <rire> Écoute, <rire> je te laisse à tes animateurs et ta o super programmation rock. Et puis,、euh, bonne fin de journée. Merci beaucoup, mon cher docteur. C'était le docteur Pendragon, bien sûr, de l'émission Réanimation. Et on parlait comme ça de la, de la, programmation du AVMTL qui a été dévoilée、euh, ce midi. Et,、euh, je pense en tout cas que les amateurs de métal, n'y、euh, trouvent pas tellement leur compte cette année. Et ça, c'est dommage. Les 1 3 h 17, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente le traditionnel 3 pour 1 Rock Classique, n'est-ce pas? En ce troisième vendredi du mois. C'est-à-dire que jusqu'à 17 h je vous présente uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. On vient d'entendre une jeune formation, Foxy Jazam, qui a été très impressionné e par Queen.、Euh, ça ressemble beaucoup à du Queen. Mais là, on va aller écouter justement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 b e a c e よっちゃん。<音楽>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 And if I say I love you in the candlelight, there's no one but myself to blame. But there's something inside that's turning my mind away. If I could let you start It's late, ça nous vient de leur album News of the World de 1977, tout comme la pièce qui a précédé, c'est-à-dire s h e Heart Attack. Et au début du blog, on a entendu un de leurs très nombreux classiques, Fat Bottom Girl, qui nous vient de leur disque Jazz de 1978. 13h34, vous êtes à l'émission r A Classic, en c o m p a g n é d a n n e Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente notre traditionnel 3 pour un Rack c l a s s i q u e c'est-à-dire que jusqu'à 17h, je vous présente uniquement des blogs de 3 pièces par un seul et même artiste sous groupe. Et en passant Rack c l a s s i q un e u site web que vous pouvez visiter à l'adresse w w w r a c l a s s i q u e n e t sur lequel vous retrouvez r e plein de sections de choses qui pourraient vous intéresser, entre autres, il y a les canvases des émissions passées. Quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission en particulier, il y a les top s des années passées, il y a un accès direct à mon blog sur lequel. Vous retrouverez au moins une centaine de critiques d'albums parus dans les douze derniers mois. Il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie comme ça d'aller écouter une ancienne émission, n'importe quand, comme ça dans la semaine, ainsi qu'un lien pour me contacter. Surtout ne vous gênez pas, le site se trouve au www.reclassique.net. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous faire tourner une face complète d'un album v é n é t e classique. Je vais vous faire tourner un côté du disque Luomo di p e z z a Des Italiens de Leorme. Pour le moment, on en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un groupe anglais vraiment obscur des années 70. Ils ont enregistré de très bons albums, mais ils sont toujours restés dans l'ombre de leurs contemporains de Yes, Genesis ou Van de g r a a f Generator. Je parle du Quatuor Nectar. qui s'est formé、euh, étrangement en Allemagne en 1969, où ils ont、euh, connu une carrière、euh, beaucoup plus florissante que dans leur pays natal. Le groupe était dominé par le claviériste Alan Freeman, appuyé par le guitariste Roy Albrighton, le bassiste Derek Moore et le batteur Ron Howden. Les quatre hommes faisaient partie de différents groupes lors de leur rencontre initiale au célèbre、euh, s t a r c l u b de h a m b o où ils se sont、euh, rendus compte、euh, comme ça qu'ils partageaient euh, tous euh, euh, un intérêt très fort et une fascination pour les Beatles et le rock'n'roll des années 50. Ils avaient aussi beaucoup d'intérêt pour、euh, l'expérimentation et、euh, la musique audacieuse. Ils ont mis au point un spectacle très visuel et leur éclairage était même considéré comme,、euh, leur éclairagiste était leur plutôt, considéré comme le cinquième membre du groupe à temps plein. Euh, ils se sont constitués un public remarquablement luxuriant, je dirais. Ils ont signé avec l'étiquette Bellophone. Avec qui ils ont enregistré un premier disque très bon, intitulé Journey to the Center of the Eye, qui a connu un bon succès, mais c'est vraiment avec leur deuxième, A Tab in the Ocean, p a r i o d 72, que le groupe a connu véritablement un succès. Un album qui a, entre autres, fortement marqué à l'époque le jeune bassiste de Iron Maiden, Steve Harris.、Euh, Steve Harris qui a même repris un, un morceau de ce disque quelques années plus tard avec Iron Maiden. Question de vous en faire une idée. De ce que ça a l'air, ce petit bijou、euh, du rock progressif underground des années 70. On va aller tout de suite écouter la phase 2 en entier de, de cet album、euh, vénile classique Obscure t Tab in the Ocean de Nectar. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. Pré-récié Fandelet des années 70. On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur deuxième album classique de l'underground, A Tab in the Ocean de 1972. On vient d'entendre la pièce Queen of Twilight qui a été reprise quelques années plus tard par Iron Maiden sur la face B de leur simple Aces High de 1984. Le bassiste、euh, du groupe,、euh, Steve Harris, n'a jamais caché、euh, sa très grande admiration pour、euh, Nectar et、euh, l'impact que leur musique、euh, a eu sur la sienne et sur Iron Maiden.、Euh, C'était précédé King of Twilight du morceau Crying in the Dark et au début du bloc, on a entendu Desolation Valley Waves qui ouvre la face、euh, B. Très bon disque pour、euh, les amateurs de rock progressif des années 70. C'est véritablement un des petits bijoux obscurs de ce mouvement et、euh, ça n'a pas été le seul、euh, bon album que le groupe a enregistré. L'année suivante, Nectar a sorti un disque encore plus ambitieux composé d'un seul morceau intitulé Remember the Future. A Tab in the Ocean avait connu un très bon succès, notamment au niveau des ventes en importation. En Amérique du Nord, mais,、euh, c'est seulement avec、euh, le troisième disque, Remember the Future, qu'un album de Nectar a été、euh, rendu disponible en copie domestique aux États-Unis et au Canada. Tabby in the, in, the, in the Ocean, plutôt, est sorti uniquement aux États-Unis en 1976, donc quatre ans après l'Europe. Pendant un moment, on a véritablement cru qu'ils allaient percer aux États-Unis, Nectar, mais,、euh, malheureusement pour eux,、euh, les choses ont stagné au milieu des années 70 et,、euh, le groupe a peu à peu sombré dans l'anonymat avant de se séparer à la fin de la décennie.、Et、ils se sont reformés en l'an 2000 à la suite d'un regain d'intérêt de la part du public、euh, progressif et ils ont sorti、euh, quelques albums studio depuis, en fait, trois. Euh, ils existent toujours et ils donnent apparemment des concerts occasionnels lors de festivals d e r o c k p r o g r e s s i f e en Europe et aux États-Unis. Voilà qui conclut cette présentation de Nectar et leur、euh, album classique, Etab in the Ocean de 1972, dans le cadre de la chronique des groupes obscurs. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe très obscur des années 70, celui-là du Danemark. Je vais vous présenter le trio Obscur. Hurdy Gurdy, qui ont enregistré un seul et unique album homonyme en 1971. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de très grande obscurité. 13h59, dans un moment, je vais vous présenter une face complète d'un album véné de classique tout de suite après cette courte pause publicitaire. Vous cherchez un endroit hors du commun pour votre balle de finissant? À 10 minutes de l'UQTR, l'Auberge Godefroy vous promet une soirée mémorable. Pour en savoir plus, contactez-nous au 819-233-2200 ou rendez-vous à aubergegodefroy.com. Vous aimez le country? Eh bien, l'organisme Epilepsie Mauricie du Centre du Québec organise un spectacle musique country qui aura lieu le 24 mars 2012 au Centre récréatif Saint-Jean-Baptiste à Dromond. De 14h à minuit, venez célébrer avec des vétérans du country, dont les chanteurs Blackie Road et v i a t e u r Caron, et ce, pour seulement 18 Pour plus d'informations, veuillez composer le 819-373-3211. Un rendez-vous à ne pas manquer. Notre émission, pour vous, avec vous.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 On en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une face complète d'un album vénile classique. Cette semaine, je vous présente non pas un, mais bien deux albums véniles. Dans la dernière heure de l'émission, entre 16h et 17h, je vais vous présenter une face de l'album double en concert Live Evil. De Ronnie James Dio et Black Sabbath. Mais tout de suite, je vous présente une face d'un album qui est considéré comme un des très grands chefs-d'œuvre par les connaisseurs de rock progressif l'album L'Uomo di p e z z a des Italiens de Leorme, un nom qui en français signifie、euh, les empreintes de pas. Il s'agit du、euh, deuxième album de rock progressif de ce trio, puisque avant ça, ils en avaient enregistré、euh, deux autres à la fin des années 60, mais dans un style tout à fait différent, un style beat à saveur、euh, psychédélique. Je ne les ai jamais entendus, ces disques, mais d'après ce que j'ai lu, il semble qu'ils faisaient une espèce de yéyé -yé psychédélique. Leur nom était en fait un hommage à leurs idoles, les Shadows, et initialement, ils avaient choisi、euh, le nom、euh, Les Hombres. Avant d'opter pour quelque chose de similaire, soit les o r m é e s Ils sont devenus un trio au début des années 70 et ils se sont lancés dans le rock progressif. Le groupe était composé du guitariste, bassiste et chanteur Aldo Tagliapietra, qui jouait aussi de la flûte et du celesta, et du claviériste Tony p a g l i u c a et du batteur Michi Dei Rossi. Leur premier disque progressif collage Et s paru en 1971, et il était vraiment très bon, mais leur deuxième, L'Uomo di p e z z a qui est paru l'année suivante, est infiniment supérieur. L'Uomo di p e z z a qu'on pourrait traduire par l'homme de chiffon, présenté dans une très belle pochette, tout à fait surréaliste, à l'image de la musique du groupe, très onirique. Aujourd'hui, on va écouter la face 1 au complet de cet album véné de classique du rock progressif italien des années 70, L'Uomo di p e z z a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 「泣くことはない」 「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」「泣き餌」 Dimension r o c l a s s i q u e jusqu'à 17h. De Les On vient d'entendre la phase 1 au complet de leur deuxième album, Vénile Classique L'Uomo di Pedza, qui est paru il y a 40 ans, 1972. On vient d'écouter le morceau La Porta Chiusa, qui est une des plus intenses du disque. C'était précédé du morceau Gioco di Bimba. Il a connu beaucoup de succès en Italie à sa sortie. Elle a beaucoup tourné à la radio là-bas et elle a poussé l'album jusqu'au sommet des palmarès de vente italiens. s a l i s a a c o n s a c r é v e d e t t e dans leur pays. Le titre de l'album, L'Uomo di Pedza, a été tiré des textes de cette chanson qui fait référence comme ça à un, un homme dénué de tout caractère. Au début de cette face A, on a entendu le morceau Una d o l c e z z a nuova. Dont l'introduction était basée sur une chaconne de Jean-Sébastien Bach.、Euh, la musique de Léormé était、euh, grandement influencée par、euh, le classique. Le succès de Luomo di Pedza a profité au groupe、euh, qui est parti en tournée avec Peter Hamill de Vandergraft a Generator, ce qui leur a permis de se faire voir par un public encore plus nombreux.、Euh, L'année suivante, ils ont sorti un autre chef-d'œuvre, le disque Felona e Sorona. Qui a été、euh, suivi par d'autres albums très intéressants. Le groupe existe toujours et ils sont même venus donner un spectacle il y a trois ans à Montréal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un peu plus tard dans l'émission, entre 16h et 17h, je vais vous présenter une autre p h a s e d'un autre album vénéneux classique. Je vais vous présenter le disque Live Evil de Black Sabbath. 14h21.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 Un groupe originaire d'un endroit très peu renommé pour le rock progressif et même tout à fait incongru puisqu'il s'agit de la très ensoleillée ville de San Diego. Dans le sud de la Californie.、Euh, J'ai parlé auparavant de leur premier album, The Weirding,、euh, qui est sorti en 2009. C'est un disque que j'avais bien aimé. J'ai tout autant apprécié celui-ci, qui est、euh, très différent de ce qu'on retrouve d'habitude chez les groupes、euh, progressifs américains. En fait, Astra sonne très anglais、euh, se rapproche plus de ce que faisait Pink Floyd à l'époque de Middle、euh, que de leurs euh, compatriotes euh, qui émulent souvent, comme ça, que ce soit Rush ou、euh, Dream Theater. Il、euh, y a un peu de King Crimson aussi dans la musique de Astra. C'est très planant. Question de vous en donner une idée de ce que ça donne, cet album de Astra. On va tout de suite en écouter trois extraits. L'album s'intitule The Black Chord. Et vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM.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 o u m o d i f i e z x a t i s o s c o m Téléphone 819-701-5873. Chaque mercredi à partir de 22h, s o u r les j a m e s de c e Fou 89.1, le Transformer vous fera découvrir le style trans ou trans à travers des remixes et des transitions qui vous transporteront dans cet univers translucide du techno progressif où les mélodies se transforment de manière à vous amener en état de trans.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 Gatorum.ca présente les spectacles de Young the Giant et w a l t the Moon au cercle le dimanche 4 mars prochain. Rococo d est invité au scanner le samedi 10 mars. Et Hey Ocean, Aiden k n i g h t et The New Rome au cercle le mardi 20 mars. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via Gatorum.ca. Visitez la page Facebook de Gatorum pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com. g a t o r o o m c a Vous êtes assez fous. L'écouter. 89-1、oh. On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur tout nouvel album, leur deuxième intitulé The Black Chord. On vient d'entendre la très douce drift, tout à fait représentative de ce qu'on retrouve sur cet album planant. C'était précédé de la pièce titre très longue, très planante elle aussi, très bonne. Et parlant de planant, au début du blog, on a entendu un véritable décollage avec le morceau instrumental Cocoon qui ouvre le disque en force et de fort, de façon Fort éloquente et je dirais que le disque est de qualité tout à fait égale, très bien fait, inspiré, fait avec bonheur et enthousiasme. Ça vaut un bon 8,5 sur 10. L'album sort le 27 mars prochain. On, ça vaut tout à fait le détour pour les amateurs d'un nouveau progressif. Définitivement plus、euh, qu'une autre nouveauté que j'ai écoutée、euh, cette semaine et que j'ai absolument pas aimé, c'est-à-dire le nouveau disque、euh, du trio OSI Office of Strategic Influence, intitulé、euh, Fire Make Thunder, leur、euh, quatrième album studio. Lui aussi sort、euh, en magasin le 27 mars.、Euh, J'aurais bien, bien aimé leur premier, ç a s o r t i t en 2003, mais、euh, j'avais pas mal moins aimé les deux suivants, soit Free et Blood. Mais là, j'ai trouvé ce nouveau CD carrément plate et sans intérêt, tellement que ça ne vaut même pas la peine d'en diffuser. Il n'y a même pas une, c'est vraiment à éviter.、Euh, ce n'est pas bon du tout, c'est juste vraiment très plate, ce nouvel album de OSI.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 L'album que j'avais le plus hâte d'entendre cette semaine, c'est celui des Hollandais de Epica, Requiem for the Indifferent, qui est sorti mardi de cette semaine. Cinquième album studio pour ce sextoir, qui est un des meilleurs dans le domaine du métal symphonique et progressif. infiniment plus intéressant, à mon avis, à mon avis, que Nightwish, Within Temptation, ou leurs innombrables émules, et puis qui a eu beaucoup plus métal que tous ces groupes-là, tout en prouvant leur très sérieux talent de mélodiste et de compositeur à tendance classique. Leurs premiers albums étaient un peu maladroits, par moments, il faut le dire, mais peu à peu, ils sont parvenus à un niveau d'excellence et à un sommet éclatant avec leur quatrième album, Design Your Universe, qui est paru il y a un peu plus de deux ans, à la fin de l'automne 2009 et sur lequel、euh, ils avaient atteint、euh, un parfait équilibre entre le métal et la musique symphonique. Eh bien, malheureusement, cet équilibre-là semble,、euh, semble brisé puisque le nouvel album penche définitivement plus du côté symphonique et doux du sextoir. On peut dire que la chanteuse Simone Simone、euh, se démarque infiniment plus que son vis-à-vis -vis métal et l'ancien leader du groupe, le guitariste Mark Jensen. J'ai dit ancien leader puisqu'il a l'air Complètement effacé sur le disque, ses interventions, ses growls, ses grunts sont de plus en plus espacés. Probablement qu'avec la formation de son projet、euh, Death Metal Symphonique, Mayen, l'année dernière, Mark, il y trouve son compte, il a décidé de laisser plus de place à son ancienne petite amie, mais, pour les amateurs de métal, c'est moins intéressant. On retrouve beaucoup trop de b a l a d e s à mon avis, sur ce nouvel opus de Epica, mais ça, ça ne veut pas dire qu'on ne retrouve pas de bonnes choses sur l'album, et on va justement aller écouter trois des meilleurs morceaux du disque tout de suite. Requiem for the Indifferent. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule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 17。 On vient d'entendre trois des meilleurs morceaux de l'album, leur tout nouvel album. On vient d'entendre la pièce Serenade of Self-Destruction qui clôture le disque en force. C'était précédé de la pièce Dieter the Tyrant qui a été inspirée par le printemps arabe de 2011 et sur laquelle on, on pouvait même entendre un extrait de l'ancien dictateur de la Libye, Muammar o Kadhafi, lors d'un de ses fameux discours fleuves. Au début du blog, on a entendu la chanson-titre de l'album Requiem for the Indifferent. C'est un disque très difficile. C'est un album qui nécessite beaucoup d'attention et de persévérance, je pense. C'est encore très progressif. Les pièces sont très longues et compliquées, mais c'est beaucoup moins a c c r o c h e u r que les albums précédents. Les mélodies sont、euh, trop souvent banales. On peut pas dire qu'ils sont en cours d'inspiration, mais il manque、euh, l'étincelle, je dirais, qui Qui avaient allumé、euh, les premiers, leurs premiers albums jusqu'à maintenant. C'est pas mauvais, mais c'est un disque qui m'a déçu en tant qu'amateur de métal parce qu'il、euh, fait beaucoup trop de place aux balades. En tout cas,、euh, ce qui est sûr, c'est que je vais l'écouter beaucoup moins cet album Rick Wayne 40, Indifferent, que ses deux prédécesseurs、euh, qui étaient、euh, définitivement plus orientés vers le métal et qui m'ont beaucoup plu.、Euh, c'est moche, mais j'ai été déçu. Je lui donnerai pas plus que 7 sur 10. 15h22. Dans un moment, je vais vous présenter mon autre nouveauté de la semaine, l'album d e Rage, tout de suite après cette courte pause pub. Ce soir, avec la langue dans ton oreille. Eh non, la langue dans ton oreille est plutôt une émission qui vous fera découvrir la francophonie musicale. Venez voyager avec moi en Afrique, en Europe et même aux États-Unis découvrir des joyaux musicaux francophones. Tous les mardis à 14h, c'est un rendez-vous sur les ondes de C'est Fou 89 1 FM.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 Carrière qui dure tout de même depuis 1986. Je ne les connais pas tous, les albums de Rage, mais j'apprécie beaucoup les sept disques que j'ai à la maison et particulièrement leur précédent Strings to a Web, qui avait été un de mes albums préférés de 2010. Un Excellent mélange de heavy metal, old school et de metal symphonique. J'ai aussi apprécié celui-ci, mais、euh, pas mal moins que son prédécesseur.、Euh, il est moins symphonique, mais plus metal. Il y a même des voix de dette sur le morceau c e r e a l Killer, chose très surprenante dans le cas de cette formation qui est très traditionnelle et old school. On va tout de suite、euh, aller en écouter trois extraits. 21 de Rage. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule.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 On e n t e n d le trio allemand Rage. On vient d'écouter trois chansons tirées de leur tout nouvel album 21 qui vient de paraître. On vient d'entendre le morceau Destiny, précédé de Forever Dead sur lequel on r e t r o u v a un solo de guitare incroyablement technique. La part du guitariste biélorusse virtuose Viktor Osmodsky. Et au début du bloc, on a entendu la pièce titre 21 qui ouvre le disque en force. Il est moins bon que son prédécesseur. Toutefois, je trouve ce 21. Mais ça reste quand même un bon album digne d'intérêt pour les amateurs de power metal et de heavy metal old school. Ça vaut un bon 7,5 sur 10.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 puisqu'il s'agit du tout nouveau disque du trio anglais Angel Witch intitulé As Above So Below qui sort le 27 mars prochain sur l'étiquette Metal Blade. c i i n q u è m e album seulement pour ce groupe qui existe depuis 1977 et qui était à la tête de la vague de m é t a l anglais du début des années 80 et un des plus populaires avec Iron Maiden à l'époque et Def Leppard. Malheureusement, contrairement aux deux autres, ça n'a jamais levé pour eux en dehors de Londres et ils sont toujours restés dans l'obscurité et des autres grands noms du métal britannique comme Judas Priest et Motorhead. Leur premier disque a bien marché. Il est même considéré comme un classique du métal anglais aujourd'hui. Euh, classique a eu un fort impact, notamment sur certains musiciens qui ont fondé par la suite le mouvement thrash et speed metal. Mais malheureusement, le groupe était instable et les autres,、euh, qui, les autres disques qu'ils ont sortis par la suite、euh, sont passés dans le beurre, si bien qu'ils sont disparus après、euh, plusieurs tentatives infructueuses. Le cerveau derrière Angel Witch, c'est le guitariste-chanteur Kevin Haybourne. Qui,、euh, après avoir passé plusieurs années dans un、euh, domaine professionnel tout autre que la musique,、euh, il a subi un accident de travail qui l'a immobilisé pendant une bonne période, ce qui lui a permis de renouer comme ça avec le monde de la musique et de reformer Angel Witch avec notamment le, un deuxième guitariste en la personne de Bill Steer, qui est anciennement de Carcass et aussi de Firebird. La nouvelle formation a donc. d o n n é beaucoup de spectacles depuis leur retour, notamment en Europe et au Japon, en plus de prestations fort remarquées dans le cadre de festivals majeurs en Europe. Le nouvel album a été produit par Jamie Gomez Areliano, qui est、euh, notamment responsable du dernier disque de Ghost, ben, du premier et seul et unique en fait, disque de Ghost. Donc、euh, cet album de Angel Wish est constitué bien sûr de nouveaux matériels. On va tout de suite aller en écouter. 休止 jusqu'à17 日。 Trois morceaux tirés de leur、euh, tout nouvel album As Above, So Below qui sort en magasin le 27 mars prochain. On vient d'entendre la pièce The h Orla. q u a été、euh, bien sûr inspiré par la nouvelle du même nom de Maupassant,、euh, Angel Witch, qui sont、euh, très influencés par、euh, la littérature,、euh, le cinéma fantastique classique et gothique. Il s'agit ici、euh, d'un excellent exemple、euh, du nouveau matériel que Angel Witch ont écrit、euh, spécifiquement pour ce nouveau disque. C'était précédé des h o r l a r par euh, deux euh, très vieilles、euh, pièces inédites que le groupe a attendues près de、euh, plus de 30 ans. Avant d'enregistrer et de sortir les morceaux The Guillotine, qui, semble-t-il, devait faire partie initialement du premier album homonyme et classique de Angel Witch, vers 1980, mais qu'on a dû mettre de côté à l'époque, faute de place sur le vénile. Et au début du bloc, on a entendu Into the Dark, qui fait typiquement métal anglais de la New Wave of British Heavy Metal. C'est bon. Euh, en tant qu'amateur de heavy metal en dé traditionnel, j'ai trouvé ça bon. Pas autant que le Hell qui est sorti l'été dernier ou le Ghost, mais c'est quand même pas mal bon.、Euh, ça, ça vaut le détour,、euh, du moins de connaître ce trio de vétérans. Ça vaut un 7,5 sur 10. 16h08, dans un moment, je vous présente une face complète d'un album v i n y l e classique tout de suite après cette courte pause pub. <rire>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 Une petite tape et v'là o des c u e u e s pour les. Yo, dude love, ça a pas l'air d'aller, toi. Wouah,、bon, là, il a fallu que je lâche ma job. c e s comment ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage Requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'étais tué, que l'émission devait être annulée, puis que c'est reçu des chroniques tout le long de la journée. Fait j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je suis disponible pour l'écouter, hein. a pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage Requis.、Hein. Ça reste une émission de deux heures, h e Je te suis pas pantoute, là. Eh,、hey, uh, i laisse f i r e a、ah, t t e n d s un peu,、ah, Ça me revient c h a u là? <rire> Assemblage r Wiki, avec F.O. et Mathieu, du lundi au jeudi de 7h à 9h. Assemblage Wiki pour toi aujourd'hui. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Aucune、mmh. idée. Comme parents, Je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur, je limite ses heures à 15 par semaine. Comme personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. Entre le 13 et le 17 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte d'encouragement sur s o y o n c o m p è r e c o m Vous êtes assez f o u pour l é c o u t e r 89. 89? Oh! 16h10, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant venu à la seconde portion de l'émission pré prévue de l'émission où je vous présente comme ça une phase complète d'un album véné classique. Cette fois-ci, je vous présente une phase de l'album double en concert Live Evil de Ronnie James Dio et Black Sabbath, album particulier puisqu'il est sorti quasiment en même temps que l'album Speak of the Devil, album en spectacle de l'ancien chanteur de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, qui y interprétait exclusivement des chansons de son ancien groupe avec qui il était en très mauvais terme à l'époque, à la suite de son congédiement et de, de son départ acrimonieux. Donc, à l'automne de 1982, les fans de m é t a l étaient en dilemme de savoir pour quel album ils allaient. オプティ。 Puisque à peu près les mêmes chansons revenaient sur les deux disques, à la différence près que Ozzy avait opté pour une approche vraiment différente de ses anciens comparses en, en y allant avec des versions très énergiques et remplies de flashs et de parties de guitare flamboyantes à la Eddie Van Halen pour donner le goût du jour à ses gros canons, alors que Black Sabbath proposait des versions plus classiques mais beaucoup plus lourdes cependant que celle s de Ozzy. Tout ça en proposant、euh, plusieurs excellentes、euh, nouvelles chansons de leurs、euh, deux derniers albums q u i venaient d'enregistrer avec Ronnie j a m e s i o D'un côté, on avait aussi、euh, des versions euh, avec euh, la voix originale,、euh, la voix d'Ozzy,、euh, la voix qui les avait créées, mais de l'autre, on avait un chanteur autrement plus talentueux. Et profond en la personne de Dio. Tout ça présenté dans des pochettes、euh, aussi tout à fait diamétralement opposées.、Euh, sur un côté, on avait une pochette carrément débile et de mauvais goût,、euh, tout à fait à l'image de Ozzy. e Et de l'autre, on avait une, une pochette、euh, somptueuse inspirée par à peu près toutes les chansons qu'on retrouvait sur le disque, des morceaux phares de la carrière de Black Sabbath. Aujourd'hui, on va aller écouter la phase 2 en entier de ce premier、euh, disque, du premier disque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 Black Sabbath, on vient d'entendre la phase 2 en entier du premier disque de l'album double Live Evil, paru en 1982. On a entendu、euh, trois classiques, trois gros canons de Black Sabbath,、euh, c'est-à-dire Iron Man, bien sûr, interprétation、euh, bien sentie de Ronnie James E.O. qui a insufflé、euh, une puissance vocale qu'elle n'avait jamais eue auparavant. C'était précédé de Warpigs et de la pièce éponyme qui a été inspirée à la base par un film italien de Mario Bava qui mettait en vedette Boris Karloff. Un très bon film d'horreur qui a été traduit en français par Les Trois Visages de la Peur. Ronnie James Dio en a fait encore une fois une interprétation très réussie et originale. Malheureusement, malgré le succès flamboyant que le groupe remportait à ce moment-là, et malgré les excellentes critiques et l'acclamation du public,、euh, le groupe, il、euh, n'allait pas très bien, et、euh, Live Evil, c'était l'album à cause duquel、euh, Dio a quitté Black Sabbath. Il semble que Dio et、euh, Tony Hayomi et Geezer Butler、euh, s'accusaient mutuellement de fricoter comme ça avec le mix de l'album pour se mettre plus en évidence au détriment des autres.、Euh, c'était très puéril comme situation, et、euh, Dio a quitté la, a claqué La porte. Il est allé former son propre groupe avec lequel il a continué à avoir beaucoup de succès. Du côté de Black Sabbath, la suite, il faut dire, a été pas mal moins brillante que pour Dio. Voilà pour ce qui est de cette présentation d'une f a c e complète d'un album v i n y l e classique. La semaine prochaine, je vais vous faire tourner une autre f a c e complète d'un autre album v i n y l e classique, celui-là paru en 1982. Cette fois-là, je vais vous présenter.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 Pour information sur Facebook qui rend happening, vous motivez f x a t i s c o u s e c o m Téléphone 819-701-5873. Vous êtes assez f o u pour écouter. 81-1 Dimension of the Balle de finissant? À 10 minutes de l'UQTR, l'Auberge Godefroy vous promet une soirée mémorable. Pour en savoir plus, contactez-nous au 819-233-2200 ou rendez-vous à aubergegodefroy.com. Tu veux un beau tatou fait sur mesure juste pour toi? T'as entendu parler de m o d e mais tu sais plus où e s t r e n d u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 D'information, d'assistance, d'accompagnement ou juste de l'information concernant l'épilepsie, l'organisme Epilepsie-Maurici Centre du Québec est là pour vous. Parmi les services offerts, il y a des activités en groupe, de la formation, des conférences, de l'intervention de groupe ou individuelle. Pour contacter Epilepsie-Maurici, n'hésitez pas à nous appeler au 819-373-3211 ou à nous écrire à epilepsie.emcq.comercialcgocable.ca. Sinon, vous pouvez toujours visiter le centre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 Juste avant la pause pub, on a entendu Orange Goblin avec trois pièces. On a entendu la pièce titre de leur excellent dernier album, Eulogy for the Damned, précédé e d'une autre pièce qui nous vient de cet album, Red Tide Rising. C'est vraiment très bon ce disque, ce nouvel opus de Orange Goblin. Au début du b l o c on a entendu Scorpion et c a C'est le morceau qui ouvre leur très bon disque de Big Black, qui est paru en l'an 2000. 16h59, parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, dimanche 1er avril aura lieu le Pagan Fest au Club Soda de Montréal, bien sûr. Et cette année, à l'affiche, très belle affiche, il y a、euh, Taurissas en grande vedette. Il y a avant ça Hellstorm, XDO Arcona de Russie et Huntress. Mercredi 4 avril, Huntslot seront au Catacombe s de Montréal et le jeudi, le 5, ils seront à l'AJT é de Québec. Opeth, Mastodon et Ghost, ça aussi, c'est une très belle affiche. Ils seront au Métropolis de Montréal le vendredi 6 avril. Samedi 7 avril, ici même à Trois-Rivières, à l'Acrobar, sur la rue Saint-Georges, enfin, en face du magasin Metal Punk de mon ami Pierre, vous retrouverez、euh, les formations Rioter de Québec、euh, Et en première partie,、euh, Fuck the Middle East,、euh, formation hommage à SOD, excellente formation hommage.、Euh, il y a aussi Phosphorus et Satanic Glue Sniffers. Le samedi suivant, le 14 avril, Unexpected o b s c u r s i s e Romantia, Trollheim et Carcaos seront r a c Café de Stage sur la rue Fusée, dans le secteur Cap de la Madeleine. n e g r a Bungut seront au Catacombe à leur tour le samedi 21 avril. Et plus loin, le mercredi 9 mai, b e m o t h Watane. The Devil's Blood et i n s o l t It t o u de s e r o n t au Club Soda de Montréal. 17h pile, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami Simon Fitzbé, r l'historien de C'est Fou, pour les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime l'émission Album Classique juste avant la mienne, les vendredis à 10h, et Catalepsy les jeudis à 20h.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 La semaine prochaine, à Rock c l a s s i q u e je vais vous présenter un spécial 1982, donc uniquement des albums qui sont parus cette année-là, qui étaient très intéressants, notamment pour les amateurs de heavy metal. Je vais vous présenter une face complète d'un album véné de classique du metal anglais paru il y a 30 ans, soit The Number of the Beast de Iron Maiden, qui est paru il y a, la semaine prochaine, ça va faire exactement 30 ans que cet album est paru. Je vais、euh, vous présenter aussi un groupe de hard rock et heavy metal en anglais très obscur pour la plupart des gens, c'est-à-dire Raven.、Euh, et évidemment, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vais vous laisser avec un dernier, un dernier 3 pour 1, dernier bloc, celui-là avec Kiss. On va entendre deux. Pièces en spectacle. On va en entendre une de, de l'album Alive 2, c'est-à-dire Ladies Room. On va aussi en entendre une du disque You Wanted the Best. You Got the Best, qui est par an 1996 la pièce Let Me Know. Mais tout de suite, on va y aller avec un leur i m m e n s classique tiré de leur excellent deuxième album. Got to Shoes, Harder than Hell. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain à 11h pour une autre émission avec c l a s s i q u e Salut! そう。<音楽>